Il y avoir des bancs de brume et de brouillard qui se formeront. Cette perturbation, elle va traverser le pays dans la journée de demain. Elle donnera assez peu de pluie au final. Elle nous apportera surtout un temps bien gris. C'est vraiment une bande nuageuse qui va traverser la Belgique demain. Je vous rassure, dans le courant de l'après-midi, les éclaircies reviendront déjà à partir de l'ouest. Les températures ne bougeront pas beaucoup. On aura de, 10, de 19 pardon, à 27 degrés. Généralement, le début de la semaine s'annonce agréable. On aura un ciel qui se partagera entre nuages et éclairci. Peut-être quelques gouttes aussi sur l'Est mardi, mais rien de vraiment très conséquent. Les maxima vont rester estivaux, restera dans les mêmes tranches entre 20 et 25 degrés de manière générale. Pour le reste de la semaine, on annonce peut-être un peu plus de pluie, ça reste à confirmer bien évidemment, mais c'est une semaine qui s'annonce assez claire au final. De bonnes augure tout ça. Merci beaucoup Caroline Gillet, à bientôt. A bientôt Michel. On va poursuivre bien entendu avec votre journal qui arrive très très très très vite après cette météo, le journal donc de 9h. La première. Et oui, il est 9h. Et on s'informe avec vous, Sophie Léonard. Bonjour. Bonjour à tous. Les violents orages ont encore fait des dégâts. Cette fois, ce sont le Brabant Wallon et le Brabant Flamand. Des maisons inondées, à nouveau des campeurs évacués. Les habitants se réveillent les pieds dans l'eau. À Munich, le profil du, de l'auteur de la fusillade de vendredi soir semble se dessiner, fasciné par les tueries de masse sans aucun lien avec le groupe terroriste État islamique. Nous ferons le point sur ces éléments dans ce journal. Les champs élysées à accueille comme chaque année le vainqueur de cette dernière étape du Tour de France. Pas vraiment de suspense, c'est Chris Froome qui devrait être sur la première marche du podium. De gros orages hier, fin de journée un peu partout en Belgique et des inondations. Le Brabant flamand, le Namurois et l'est du Brabant wallon sont particulièrement touchés. Dans la région de Jodogne, les pompiers et les habitants raclent toujours ce matin. Simon Bourgeois, quelle est l'ampleur des dégâts Des dizaines de maisons inondées, un camp scout évacué la nuit a été très courte pour certains. L'orage a été violent hier et localisé autour de Jodogne, Orbejoche, Ramilly, Uncourt, Des pluies exceptionnelles pour Dany de Gros, le bourgmestre de Ramilly. Je n'ai jamais vu ça d'habitude. Souvent, parfois, il y a des quartiers qui sont inond inondés, des, des points bas aller des quartiers plus sensibles, mais ici c'était vraiment sur tout le territoire de Ramidi. Il y a énormément de coulées de boue, donc euh, les ouvriers communaux donc euh, vont travailler. Trois communes ont déclenché leur plan catastrophe. Les pompiers et les ouvriers communaux ont travaillé une bonne partie de la nuit et ont repris le boulot tôt ce matin. Difficile de déjà faire un bilan. Pour le moment, il faut racler. Les bourgmestres de cette zone se rencontrent dans une heure en réunion de crise pour faire un topo. Voilà pour le brabant wallon particulièrement touché. Mais il n'y a pas que là, dans le Namurois aussi, certaines rivières sont sorties de leur lit. Oui, il y a la laisse à déborder. Là aussi, les pompiers ont évacué un camp scout et un camping. Plus de 200 personnes, les résident ont dû très vite déplacer leur caravane, parfois avec un tracteur. Madison et son papa étaient un petit peu débordés hier soir. On est trempés de la tête aux pieds, donc on est dans l'eau depuis, euh, depuis quelques heures et on commence à légèrement sentir les muscles euh, qui fatiguent. Ouais. Ça fait déjà deux fois qu'en dernière minute, il faut tout démonter. Il y a plein de gens qui sont là-bas, ils ont 200 km pour venir ici pour tout démonter, c'est un truc de fou. Voilà, les vacances un petit peu gâchées pour ces Bruxellois. Il faut dire qu'en juin dernier, déjà, ce camping avait été inondé. Les explications de Simon Bourgeois notaient noté que des orages sont encore attendus sur certaines régions aujourd'hui. Le gouvernement fédéral s'est mis au vert hier au château de Val-duchesse, une ultime séance de travail avant les vacances. Les ministres ont fait le point sur ce qui a été accompli et sur ce qu'il reste à faire. Un bilan qui leur semble satisfaisant, redire mans À l'heure du bilan, la satisfaction était en effet générale, hier, dans les rangs ministériels. Nous sommes sur le bon chemin. Un certain nombre de réformes importantes. Mesures très novatrices. Le premier, Charles Michel, et ses ministres ont longuement détaillé les réformes qu'ils ont menées, sur le terrain socio-économique principalement, ou les dossiers difficiles qu'ils ont dû gérer et parfois toujours d'actualité. En matière de sécurité, par exemple, avec de nouvelles recrues annoncées dans les forces de l'ordre Yambon. Faire des engagements pour augmenter le nombre de, de policiers, ça prend un certain temps. On doit recruter, on doit les former et je pense que la priorité est là. Et des priorités, il y en a beaucoup d'autres, 25 exactement. 25 chantiers prioritaires pour 2017. On y retrouve notamment la volonté d'amener plus de flexibilité dans le travail. Chris Peters. Le projet doit stimuler, améliorer les négociations avec les partenaires sociaux, mais il y a beaucoup de travail encore à faire. Mais dès la rentrée, le dossier chaud, ce sera ce nouvel effort important de près de 2,5 milliards d'euros. La ministre du budget, Sophie Wilmès, ne minimise pas, mais relativise. Je ne dis pas que l'exercice est simple, je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que ce n'est pas insurmontable. Avant ces nouvelles nuits blanches en perspective, place aux vacances pour les ministres du fédéral, comme pour les autres gouvernements d'ailleurs. La politique belge entre officiellement dans une petite période de léthargie. Et durant ces vacances, comme chaque année, la vitrine du monde rural s'est installée à Libramont. La foire agricole se déroule jusqu'à lundi, l'occasion d'évoquer avec vous l'agriculture de demain, celle qui devra nourrir près de 9 milliards de personnes. Et avec les crises que traverse le secteur, on peut se poser une question. Le modèle agricole actuel est-il en bout de course C'est en tout cas l'avis de nombreux experts. Michel Fauch, ingénieur agronome des eaux et forêts, en fait partie. Pour lui, les défis, là, et le premier, est démographique. L'agriculture, sa première vocation, c'est d'être nourricière. Et donc, elle doit répondre à des demandes alimentaires d'une population en croissance. Si on prend rien que les chiffres au niveau belge, on est à 11 ,2 millions d'habitants en 2015 et on se dirige en 2050 vers un peu moins de 13 millions d'habitants. Le deuxième aspect, c'est apporter une nourriture qualitative. Il faut vraiment que chaque citoyen, demain, puisse bénéficier d'une alimentation qui soit conforme aux recommandations des nutritionnistes. Et le troisième défi, bien sûr, c'est le respect de l'environnement en termes de qualité d'eau, de préservation des sols et de fertilité et de rétablissement de la, de la biodiversité agricole aussi. Des propos recueillis par ce... Sophie Brems. Dans l'actualité internationale, deux jours après la fusillade de Munich, on en sait plus sur la personnalité du tueur. Rappelons qu'il a ouvert le feu dans un centre commercial enlevant la vie à neuf personnes. Désormais, les enquêteurs tentent de dresser le portrait de ce jeune tueur de 18 ans. L'enquête avance, mais des zones d'ombre demeurent, Maxime Binet. Des zones d'ombre persistent. Pourquoi ce jeune germano-iranien, identifié comme étant David Ali Sonboli, est né à Munich Est-il passé à l'acte Comment s'est-il procuré son arme De nombreuses questions demeurent, oui, mais certains points s'éclaircissent. On sait notamment que le jeune tueur n'était pas en contact, n'avait pas de lien avec le groupe terroriste État islamique, à en croire les autorités allemandes. Mais ce jeune homme souffrait de troubles psychiatriques. Il était taiseux, renfermé, un peu comme une ombre, explique notamment l'un de ses voisins de l'immeuble de ses parents. « Il ne parlait pas beaucoup, il était renfermé. Il disait seulement bonjour de temps en temps et il était un peu comme une ombre. Mais c'était un bon voisin. Je n'ai jamais entendu dire qu'il avait causé des problèmes. Ses parents travaillent, son frère joue au football. Lui, il livrait les journaux. Quand j'ai su que c'était lui, je ne l'ai pas cru. » Toujours selon les autorités allemandes, le jeune homme de 18 ans avait prémédité son acte. Les enquêteurs ont retrouvé dans sa chambre des articles de presse, des documents sur Anders Berich Breivik, le tueur norvégien auteur du massacre d'Oslo et sur l'île d'Utoya en 2011. Le lien est évident, a expliqué le chef de la police. Vendredi, le jour de la fusillade de Munich correspond à l'anniversaire de la tuerie en Norvège. Le jeune tueur de 18 ans aussi utilisé l'une des armes qu'avait utilisées à l'époque le tueur norvégien. La police a donc établi que le jeune homme allemand a prémédité son acte, mais aussi qu'il a piégé ses victimes via le réseau social Facebook en piratant le profil d'un utilisateur et en invitant les victimes à un événement commercial pour bénéficier d'une promotion à proximité du centre commercial. Les explications de Maxime Binet. En bref, en France, la policière responsable de la vidéosurveillance à Nice affirme dans un entretien au journal du dimanche avoir subi des pressions du ministère de l'Intérieur et ce lors de la rédaction d'un rapport sur la soirée meurtrière du 14 juillet. Selon elle, le soir de l'attaque, un représentant de la place Beauvau lui a donné pour instruction de mentionner la présence de policiers nationaux sur les lieux de l'attaque. La policière dit avoir finalement envoyé deux versions du rapport L'une modifiable et l'autre non. La question des moyens mis en œuvre par l'État pour assurer la sécurité du public fait l'objet d'une polémique, surtout après le drame sur la promenade des Anglais. Un rassemblement de soutien est prévu aujourd'hui sur la place Taksim à Istanbul. Il intervient huit jours après la tentative de coup d'État. Le parti républicain du peuple principal, formation d'opposition, est à l'origine de cet appel alors que la répression se poursuit en Turquie. Le président Erdogan a fermé des milliers d'écoles et des ONG. La garde présidentielle va être dissoute selon le Premier ministre. Autre arrestation, celle du bradois de Fedula Gülen l'homme exilé aux États-Unis. Il est accusé d'être à l'origine de la tentative de coup d'État. Et puis en Égypte, le Solar Impulse 2 a décollé du Caire pour boucler la dernière étape de son tour du monde, un tour du monde sans carburant plus que, puisque l'avion fonctionne à l'énergie solaire. Cette 17e et dernière étape est pilotée par le Suisse Bertrand Piccard. plus d'un an après avoir décollé. L'avion solaire boucle enfin son tour. Un autre tour qui se termine ici, celui du Tour de France, avec la dernière étape, une dernière étape entre Chantilly et Paris et l'arrivée sur les Champs-Élysées. Sauf énorme surprise, la victoire finale reviendra à Chris Froh, mais la bataille pour les deuxième et troisième places promet d'être serrée. Cette étape est en tout cas pour les sprinteurs. Notre consultant Cyril Saugrin passe en revue les vainqueurs d'étapes potentielles. On a bien senti que Greipel était un peu just sur ce Tour de France. Dans, les, dans chacun des sprints, il a manqué quelque chose. Le sprint du, du champs élysées est peut-être un peu différent. Celui qui m'a quand même fait, sur cette fin de Tour de France, la plus belle sensation et que je dirais attention, danger, c'est certainement un excellent Alexander Christophe que j'ai trouvé très puissant dans les derniers jours et sur le dernier sprint où il est battu de justesse par euh, Marc Cavendish, c'est pour moi lui le plus fort. Donc le sprint est un peu différent mais attention à Alexander Christophe. Cyril Saugrin au micro de Samuel Grulois. Attention, horaire inhabituel pour cette dernière étape. Le départ aura lieu à 16h05, une étape évidemment à suivre sur tous les médias de la RTBF. Et puis, Le sport russe est un tournant. C'est aujourd'hui que le comité international olympique se réunit pour décider s'il exclut ou non la Russie des Jeux olympiques de Rio. La Russie qui est au cœur d'un scandale de dopage d'État. La décision du CIO est attendue dans l'après-midi. Enfin en Formule 1, Nico Rosberg partira en pole position Grand Prix de Hongrie ce dimanche. Il devance sur la grille Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo. N'avez-vous jamais rêvé de découvrir des passages secrets Eh bien, je vous propose de le faire dans la ville de Bruxelles avec cette promenade insolite. Se glisser dans les coulisses de la capitale, c'est ce que propose la SBL Capéria. Une promenade intitulée « Couloirs et passages secrets ». Reportage Alexia Fèche. Bruxelles est souvent considérée comme une ville ouverte et sans trop de mystères, Mais à y voir de plus près, nous remarquons que des galeries se sont mises en place et que nous pouvons passer d'une rue à l'autre par des couloirs peu connus du grand public. Louis Berkovitch, guide conférencier. Depuis 1981, je m'amuse vraiment, c'est pas un boulot, à montrer Bruxelles et surtout à inventer des nouvelles visites de Bruxelles sur des plans plus insolites. Les moments forts d'abord c'est le rendez-vous l... au métro Port de Namur et on descend alors par ce très beau parc d'Egmont. Euh, je montre ici le... sur la place royale l'église Saint-Jacques-sur-Cordenberg. Il y a aussi là quelque chose d'un peu secret relié à la famille royale. Et Louis Berkovitch nous en dit plus sur ce passage ultra secret. Et là, il y a donc une loge royale donc qui permet de passer pas par l'église, mais juste derrière. Par contre, il existe une porte, et derrière cette porte, euh, on m'a indiqué qu'il y avait un vrai passage entre le palais royal et l'église. Ce qui permet donc à toute la famille royale, enfin n'importe qui de la famille royale, de venir prier dans l'église sans passer par la rue. Ce qui, sur le plan de sécurité, est vraiment très bien mis en place. Mais ça fait des années que ça n'a pas été spécialement employé par la famille royale. Les promenades sont programmées pour les 6 et 7 août prochains. Et c'est sur ce reportage qu'on termine ce journal. Je vous souhaite un excellent dimanche à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be Ça se passe sur la première. Pour vous, voyager est un prétexte pour vous évader du quotidien. Vivre plus intensément pour nourrir votre imagination. ou Créer...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 Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encasserables. Krefel. Les meilleurs prix,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 Bonjour, bonjour à toutes et à tous Tango, euh, Gaucho, Che Guevara, Pape François, Pampa, Ushuaïa Voilà quelques mots pour planter le décor Vous l'avez compris, nous débarquons ce matin en Argentine Chez le Trotamundo, Sébastien Asoignon, Buenos dias, bonjour Sébastien Bonjour, bonjour à tous Ça fait trois oui, ans dia. je crois qu avait fait que vous arpentez ce pays grand comme 90 fois le vôtre on peut vous décrire comme un homme mobile et heureux euh, On peut le décrire comme ça, effectivement, nomade et heureux, tout à fait. Pour partager notre brunch du bout du monde, il y a ce matin autour de la table des passionnés de voyage, tout d'abord le cinéaste belgo-argentin Diego Martinez-Vignati. Diego, bonjour. Bonjour. Avocat en Argentine, réalisateur à Bruxelles, auteur de la Tierra Roja. Je prononce bien Euh, ouais Enfin, C'est pas mal pour un belge. C'est vraiment pas mal. Ouais. C'est pas mal. Un western écologique qui dénonce les pratiques... Agro toxique. Un film que vous avez vu Catherine Tonero, bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste à la RTBF, vous venez de prendre un congé sans solde de 6 mois pour faire le tour de l'Amérique latine, Sacodo et c'est en Argentine que vous êtes resté le plus longtemps. Oui, tout à fait, quasi la moitié de ce séjour et c'est clairement le, le pays dans lequel je pourrais vivre. Et c'est là d'ailleurs que vous avez rencontré notre bel Gibou monde. Effectivement, la première semaine de ce séjour, je l'ai passé chez Sébastien qui m'a gentiment accueilli et euh, un petit peu donné euh, Tous ces conseils de, de voyageurs aguerris. D'accord. Est-ce que ça a été une bonne euh, coach surfer Est-ce qu'elle a, elle a bien voyagé dans votre ville, euh, Sébastien Ah, je crois, oui. Je l'ai vu, vu arriver. J'ai vu le, le changement au fur et à mesure que les mois passaient. Donc, euh, oui, oui. C'est euh, devenu effectivement une voyageuse aguerrie aussi. Donc Diego, vous avez presque une compatriote en face de vous. Oui, ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais. En <rire> fait, elle pourrait passer pour l'Argentine. Elle a le look un peu Argentine. Hein. Même vous, en fait. Que, ce que l'Argentine, c'est un mélange tellement incroyable. On se sent vite chez soi, parce qu'il n'y a, y a pas cette différence des couleurs des peaux. Ouais. Et... À, à la fois le vieux continent et le nouveau monde. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Mariam, alors, vous allez nous parler, Mariam, d'un mouvement particulier qui s'appelle ablamébienne.com, si je prononce bien. Très bien, là par les coups hein, parfait. Oui, et on va lui parler bien, c'est ah. ça. C'est un site qui dénonce entre autres les violences faites aux femmes. Vous n'avez pas trop été victime de violences pendant votre voyage, Catherine Non, non, non, même pas du tout, aucun souci de, de sécurité majeure, vraiment. Bon, il faut prendre ses précautions, hein, et écoutez ce qu'on vous dit, mais euh, zéro problème à ce niveau-là. Les Belges du bout du monde jusqu'à 10h sur la première. Adrien Jovenot. C'est donc parti jusqu'à 10h sur la première avec les Belges du bout du monde en Argentine et une présentation, tout d'abord de la destination par une chroniqueuse bourlingueuse Aujourd'hui vous l'avez compris, c'est Catherine Tonero qui s'y colle. Alors Catherine, en termes de superficie on peut le dire, l'Argentine c'est 90 fois la Belgique, c'est le deuxième plus grand pays d'Amérique latine juste derrière le Brésil. Voilà, l'Argentine qui partage avec le Chili voisin la pointe sud du continent aussi la Patagonie et sa terre de feu où l'on retrouve la ville la plus australe de la planète Ushuaïa, c'est la région du bout du monde, hein, pour reprendre une expression. Qu'on connaît bien, Très bien. ici. <rire> C'est aussi en Argentine que se situe le point culminant des Andes et même des Amériques, le mont Aconcagua, 6960 mètres. Il se situe à l'ouest de la région viticole de Mendoza, dont vous connaissez probablement le cépage emblématique, le Malbec. Autre fierté nationale dans le nord-est, cette fois, les spectaculaires chutes d'Iguasu, 275 cascades sur 3 km de front. Une merveille naturelle inscrite au patrimoine de l'UNESCO. À l'opposé dans le sud, cette fois, l'imposant glacier. Perito Moreno. On comprend mieux hein, ce qu'on appelle argentino, euh, l'orgueil des Argentins, au vu de toutes ces richesses très diversifiées qu'offre la nature en Argentine. L'Argentine qui est la troisième économie d'Amérique latine est aussi le pays latino où la culture européenne est la plus affirmée avec une immigration massive d'Italiens d'Espagnols qui ont fui la guerre durant la première moitié du XXe siècle. C'est cette immigration qui a façonné la capitale, Buenos Aires, qu'on appelle souvent d'ailleurs le Paris de l'Amérique latine. Son agglomération compte plus de 14 millions d'habitants. C'est environ un tiers de la population totale du pays. Une capitale tentaculaire, un peu à part. Hein. On surnomme ses habitants les Porteños, en référence à l'activité portuaire de la ville, avec son quartier haut en couleur de la Boca, où se croisent les passionnés de foot ou de tango. Pour les amateurs de viande, eh bien impossible de passer à côté d'un assado en Argentine, barbecue de pièces de bœuf en choix et en quantité. C'est vrai l'élevage, l'agriculture. Catherine, c'est un des secteurs clés de l'économie argentine. Oui, une agriculture tournée vers l'exportation d'immenses ressources naturelles. L'Argentine a été l'un des pays les plus riches au monde avant la Première Guerre mondiale. Mais l'accumulation d'une lourde dette, une inflation galopante et une production en baisse vont la conduire à plusieurs crises économiques. Fin des années 80 et puis surtout en 2001, l'Argentine est en défaut de paiement. Une crise dont elle n'est pas quitte aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être que le pays a été déclaré en défaut partiel l'an dernier avec la crise des fonds au vautour toujours pas réglée aujourd'hui. L'Argentine d'aujourd'hui, on ne peut la comprendre qu'à la lumière de l'héritage du péronisme de Juan Domingo Perón. C'est une référence très large hein, qui va de la gauche vers des orientations plus néolibérales, on ne va pas rentrer dans les détails mais avec toujours ces thèmes de justice sociale dont se prévalent la plupart des dirigeants contemporains du pays. L'Argentine enfin qui porte encore les stigmates de la dictature militaire qui a sévi de 75 à 83, elle a fait 30 000 disparus et quelques 500 bébés volés. Aujourd'hui, le combat de leur fameuse grand-mère de la place de mai se poursuit et il porte ses fruits puisque l'an dernier, c'est la présidente même de l'association qui retrouvait son petit-fils. À ce jour, 114 bébés volés sur les 500 ont été retrouvés. Ah. Mais ils ne savent pas qu'on ne se bat pas contre les hommes qui peuvent tout surtout pour ceux qui croient et l'homme affirme tout sa savoir défie le monde en descendant de sa croix et sans Frappe avec tête-tête euh, euh, Daniel Balavoine en, en hommage à ses grands-mères euh, de la place euh, de Mai. On est en Argentine avec euh, notre Belge du bout du monde Sébastien Assoignant. Vous êtes euh, basé où à, à Buenos Aires Enfin je le dis à la, à la, à la française, à la Belge, à Buenos Aires. Vous êtes près de la place euh, de Mai euh, Sébastien Euh, je suis ben, Buenos Aires, c'est très très grand, hein, donc effectivement j'habite à peu près à 5 km à, à Vol d'oiseau de la place de Mai, dans un quartier qui serait à peu près, on va dire pour le comparer dans, dans le style, à uh, XL à, à Bruxelles. Oui, c'est vrai que Buenos Aires, je demande confirmation à Diego Martinez-Vignati, est une ville tentaculaire qui s'étale sur près de 200 km long de, de l'estuaire auquel elle semble tourner le dos. C'est une ville horizontale, c'est une ville incroyable En effet, c'est une ville incroyable, avec une énergie incroyable. C'est une ville dans laquelle il est très facile de tomber amoureux. Et c'est une ville qui est aussi un mirage, en fait. C'est une ville pleine de promesses. Et euh, et... Mais pas tout le temps ces promesses euh, deviennent réalité. Tout... <rire> <Ouais>. <rire> Vous venez de l'État de Buenos Aires. <confirme. rire> Vous venez de, de l'État, mais pas de la ville de Buenos Aires. Tout à fait, je viens d'une ville... Euh... Assez grande, une ville industrielle d'un demi-million d'habitants qui s'appelle Bahia Blanca, qui se trouve dans le nord de la Patagonie ou dans le sud de la province de Buenos Aires. On le, on le regarde comme on veut. Euh, une ville euh, assez austère. Sébastien, est-ce que c'est facile, vous confirmez, de tomber amoureux dans Buenos Aires C'est un des pièges de la ville Ah, c'est un, un des grands pièges de, de la ville. Moi, je suis tombé amoureux, entre autres, de sa lumière. Et de son ciel bleu céleste, euh, comme ils disent, ce n'est pas étranger effectivement à, au fait que mon cœur bat pour pour cette ville. C'est vraiment une, une ville, comme disait Diego, horizontale. Donc on voit le, le, le soleil, euh, je dirais, toute la journée avec les ombres qui se dessinent. Elle a une architecture qui est absolument splendide. C'est n'est pas un hasard non plus qu'on parle de, de, de Paris de là-bas parce il euh, y, y a une architecture très très parisienne. Et il euh, y a une énergie, oui, ça c'est euh, évident, je pense qu'il n'y a personne qui, euh, venant à Buenos Aires, repart sans avoir perçu quelque chose de la ville en termes d'énergie. Ouais, vous êtes là pour travailler, pour voyager, euh, au départ, euh, formation d'ingénieur designer, vous êtes également photographe et cycliste, Sébastien <rire> Oui, oui, ça se mélange tous les trois en permanence dans ma vie, c'est certain. Oui. Qu'est-ce qui prend le dessus, là de, de quoi vivez-vous De la pédale, d'appareil photo, euh, du design Je suis photographe, donc j'ai mon studio, euh, parce que l'une des choses aussi qui m'a plu euh, passionnément à Buenos Aires, c'est effectivement ce, ce contact avec euh, l'offre culturelle de, de la ville. Euh, en, en permanence, il y, a, il y a quelque chose à faire, à voir. Et donc la, la, la photographie est un, un médium qui, qui fonctionne très très bien là-bas. Et puis le, le fait aussi d'être européen, comme disait Diego, euh, ça marche on va dire. Il y a encore une, une étiquette qui colle avec la qualité d'un produit européen et qui sert beaucoup pour la, la, la photographie et donc le, le studio le studio Portelga que vous avez fondé là-bas, la, la marque de fabrique belge aussi assez, assez bien cotée. Hein Sébastien, on en reparlera avec vous après la chanson de Celacio sur la première. C'était Célacio euh, sur la première Alors ce matin, euh, les Belges du bout du monde sont en Argentine Avec Sébastien, ingénieur, designer et photographe Et puis Diego, avocat et réalisateur de cinéma Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première Les Belges du bout du monde Sébastien, euh, notre Belge du bout du monde Sébastien Assoignon Qui est là depuis euh, 3 ans Originaire de Bruxelles Comment avez-vous euh, euh, déployé vos ailes jusqu'à Buenos Aires, Sébastien Quel a été l'élément euh, déclencheur L'élément déclencheur, en fait, j'avais euh, bon, décidé de, de faire un, un grand voyage euh, sur le continent euh, sud-américain à vélo. Et euh, le hasard a fait que mon, mon voyage a commencé en, en Argentine, au, au sud d'Iguassou. Et euh, ben, comme Belge, avec euh, référence de distance euh, de, de, de la Belgique, je me suis lamentablement trompé, je dirais, dans les distances et dans le temps prévu pour faire mon voyage au, autour du continent. Et euh, j'avais prévu une grosse année pour faire le, le tour du continent sud-américain. Et en fait, euh, j'ai fait euh, neuf mois en, en Argentine. Et après un, un mois et demi, en quittant les chutes d'Iguasoui et en descendant vers Ushuaia, je suis passé par Buenos Aires. Je suis arrivé à, à Buenos Aires un, un vendredi soir euh, vers 22 heures. C'était juste de la, la, la folie. Euh, après un mois et demi, seul sur la route, euh, arrivé dans, dans une ville qui explose le, la, la fin de semaine, euh, ça m'a juste fait euh, vibrer. Et quand je suis reparti deux semaines après vers, vers Ushuaia, je pense que je savais déjà très, très clairement que j'allais revenir euh, à Buenos Aires. Comme disait Diego, tomber amoureux de, de cette ville, c'est très facile et très dangereux. Une ville où vous avez fondé Portelga, ce studio photo créé avec une Argentine Oui, exactement. Vous avez une passion commune <rire> pour, pour l'image parce que donc, vous êtes photographe. Et puis euh, notre invité Diego, euh, qui est réalisateur de, de cinéma, cadreur, euh, ben voilà, a fait ses études chez nous. Je suis sorti de l'insas comme chef opérateur, caméraman. Et je commence à avoir beaucoup de travail en Europe, pas seulement en Mexique. Et les temps ont passé, et c'était très bien qu'on basse euh, de vivre à Bruxelles. Et puis, euh, je ne me rends pas compte, là maintenant, je suis ici depuis 1997. Et vous êtes devenu belge, en fait. Et je suis la nationalité belge, je suis aussi la nationalité italienne, bien sûr, je suis la nationalité argentine. Vous collectionnez et, euh, des passeports, en fait. Je collectionne, collectionne des passeports. Les euh, films et les, à, les passeports. À, à un moment donné, j'ai même un passeport mexicain. <rire> Mais... Euh, tout ça pour dire que la nationalité c'est-à-dire c'est bout de papier c'est anecdotique c'est pas constitutif de, de, de l'être humain quoi. et encore moins d'un artiste Alors Diego Martinez-Vignati vous avez sorti La Tierra Hoja ouais. un, un film qui raconte l'histoire c'est assez comique d'un Belge du bout du monde hein. il s'appelle Pierre il est agronome mandaté par une multinationale pour gérer les coupes de forêt il est aussi comme on va l'entendre dans l'extrait de ce film entraîneur de l'équipe locale de rugby Sí, ya sé. ¿Dónde está? No entiendo. Yo tampoco. Y lo que pasa es que usted es velga. Ça, le problème c'est qu'il est belge en fait oui. Et qu'un belge pourrait être entraîneur de rugby En fait on lui reproche presque de ne pas être entraîneur de foot Oui, oui, ça aurait pu être plus euh, compatible Seulement que le rugby à euh, la différence du foot C'est un sport tellement différent, c'est un sport qui est aussi collectif C'est un sport, euh, un sport de, de, de, où on joue avec une balle mais c'est aussi un sport de combat ouais. Et donc il euh, y, a, y a toute une raison euh, d'ordre euh, symbolique et presque spirituel euh, qui s'impose et que je choisis un espoir dans lequel on risque euh, euh, son corps en fait hein, tout le temps et, et pas seulement ses jambes et ses pieds. Oui, vous avez vu ce film, Catherine Tonero Ça vous a replongé dans, dans l'Argentine, des, des grands espaces, de la nature aussi. Oui, tout à fait. Et dans cette région du Nord, hein, justement. C'est un ouais, tout à fait. Euh, voilà où ce qui m'a marqué dans ce film, c'est effectivement Matiela euh, Rojas, c'est la, la Terre Rouge, euh, vraiment. Euh, pratiquement là-bas et puis euh, je pense toutes les métaphores autour de, de ça euh, la couleur de la terre, euh, le sang euh, vraiment comme euh, symbole aussi de ce combat difficile de, de euh, la communauté de travailleurs contre donc les, les agro-pesticides c'est le thème mm -hmm. de, de ce film qui a reçu une très belle critique et euh, que j'ai beaucoup aimé Oui. un film contre l'injustice qui donne la voix aux plus faibles aussi. Un film ça. qui, euh, j'imagine, a été déjà une aventure. Rien, le, le tournage dans des conditions euh, difficiles. C'était vraiment très très difficile parce qu'on euh, on a tourné dans la région des Misiones. Mais euh, ça c'est comme tous les phénomènes en fait, Parce qu'on parle par exemple beaucoup de Buenos Aires. Mais dès qu'on quitte à Buenos Aires, en fait, on, on bouscule dans une autre planète. En fait. L'Argentine est immense. Buenos Aires, c'est n'est que euh, presque, je dirais, l'anecdote d'un pays qui est tout autre chose, en fait. Hein? Un pays qui fait six fois la France. Et, et c'est à, à cette image-là, mais en plus exagéré, dès qu'on quitte Posada, Soyouasu, il est très difficile d'avoir un signal sur son téléphone, d'avoir une connexion Internet et parfois même d'avoir un chemin. Euh, on avait des conditions de vie très spartiates, euh, mais ça valait vraiment la peine. Des conditions que vous connaissez, hein, Sébastien Soignon, parce que tous ces endroits, vous y êtes allés, Iguasso, Missiones, avec votre bicyclette. Donc vous aussi, vous en avez bavé sur la piste. Ah oui, oui je, je, je confirme tout à fait. Et, et pour euh, reprendre et confirmer ce que Diego euh, disait, Il euh, y a une expression en, en Argentine qui dit que Dieu est argentin, mais son bureau est à Buenos Aires. On, on peut vivre dans une dans, dans une ville gigantesque, et puis on, on sort de là et on se retrouve euh, au, au milieu de la montagne, au milieu de de rien. Euh, c'est c'est un pays absolument euh, hallucinant. J'ai jamais vu autant d'étoiles que lorsque j'étais en, en, en Patagonie, donc euh, et je me suis jamais senti, je dirais, aussi seul que lorsque on est euh, en, en Patagonie ou dans la, la Pampa. Et, et en même temps, j'ai jamais été autant entouré que quand j'étais à, à Buenos Aires, euh, à, à vélo. Donc euh, c'est un pays de, de, de, de contraste et, et de paradoxe à, à tout niveau. Oui. Bah, je, je confirme ce qu'il dit, parce que ce n'est pas étonnant. En Patagonie, on a la voie lactée, on la voit très bien. Et il m'est arrivé en Patagonie euh, de voir de manière très claire, au milieu de la nuit, grâce aux étoiles seulement et euh, donc on bouscule de, de cette fourmilière humaine hein, qui est Buenos Aires à, à, à la solitude il euh, y, a, y a contact à ce que j'appelle la vraie nature la vraie nature, la nature dans laquelle vous vous sentez seul et très fragile et euh, c'est une expérience absolument magnifique en fait. Nous sommes en Argentine et on y reste jusqu'à 10h sur la première on en reparle après la chanson de Alice on the roof My chest is getting tired. I've got nothing to hide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 tracking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 Chaque samedi de l'été sur la première, Autopsie explore en profondeur un événement de notre histoire récente. Sauver Fortis, c'était la mission des gouvernement. De Avec des archives, mais aussi des témoignages d'acteurs sur les coulisses. Moi, je reçois un SMS d'Elio euh, disant rendez-vous au palais. Une heure pour comprendre, au travers d'un grand récit à découvrir en radio le samedi midi. Mais aussi en podcast et sur notre web documentaire www.rtbf.be/autopsie. Rtbf.be/autopsie. Rtbf Ovio, rtbf RT -E c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. Rtbf Ovio, -E c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. Rtbf.be/slash Ovio. -E rtbf Ovio, -E libérez vos envies.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 Alors je vous recommande chaudement notre bon poulet Un petit Oh ouais monsieur Marc Et vous pouvez même le recommander très chaudement 200 degrés je dirais Et pourquoi Bah parce que c'est un poulet à rôtir Ah oui Ah oui Ah oui <rire> Très bien Jusqu'à mardi chez Carrefour Market, Notre bon poulet à rôtir est à seulement 2,29€ le kilo Carrefour Marquette, la fraîcheur comme vous l'aimez Les Belges du bout du monde 9h-10h sur la première Avec Adrien Jovenot Les Belges du bout du monde sont en Argentine aujourd'hui avec Diego Martinez-Vignati, le réalisateur de la Tierra Roja. Et notre Belge du bout du monde, Sébastien Assoignon, qui est photographe et ingénieur designer. 9h-10h, les Belges du bout du monde sur la première avec Adrien Jouvenot. Sébastien Soignon qui euh, voyage euh, un peu partout à travers euh, l'Argentine est repéré par euh, Catherine Tonero hein, lors de son voyage euh, sac Il vous est arrivé un truc incroyable Sébastien, vous, vous avez fait le tour de l'Argentine avec votre bicyclette et on vous l'a piqué. Vous avez fait la une de tous les médias à cause de ça. Comment ça s'est passé Racontez-nous cette aventure. Mais voilà, j euh, on est, on est à, à Buenos Aires, la ville du tango, donc j'étais dans une milonga qui est une, on va dire, une, une réunion de danseurs de tango un, un vendredi soir. Et, euh, et quand je suis sorti, mon vélo n'était plus là. On avait juste, euh, entre guillemets, démoli le poteau et on était parti avec euh, la, la bicyclette. Donc oui, j'ai remué ciel et terre euh, pour retrouver ce qui, pour beaucoup, n'était qu'un euh, un vélo. Mais qui, pour moi, après un voyage comme celui-là, était vraiment devenu, euh, je dirais presque une, une amie, avec euh, bourré de souvenirs, euh, avec des, des, des autocollants, des cadeaux un peu partout sur le, le, le cadre. Donc, euh, voilà, j'ai remué ciel les terres. Malheureusement, ça n'a pas donné ses fruits. Mais j'ai fait des rencontres très, très intéressantes. Euh, on m'a offert euh, une bicyclette de remplacement pour pouvoir euh, circuler et possiblement retrouver ma compagne plus rapidement. Donc ça, ça fait partie aussi, je pense, d'un très caractéristique très fort chez les Argentins. Euh, ils ont les sentiments à fleur de peau et donc euh, la, la solidarité fait partie, je pense, de, de, de ces caractéristiques euh, latines. Et la résilience aussi. Comment s'appelait votre bicyclette disparue Ma bicyclette disparue s'appelait Anaï, euh, ce qui signifie euh, meilleur ami dans le langage des, des Esquimaux. Et alors pour la petite anecdote que l'on parle de Bahia Blanca, la ville de Diego, c'est que euh, j'ai rencontré une, une famille pendant mon, mon voyage, justement à vélo, à Bahia Blanca, qui avait une, une chienne qui portait ce nom, et lorsqu'on m'a expliqué la signification du nom, J'ai pas hésité une seconde et j'ai baptisé mon destrier, on va dire, de, de ce nom-là. C'est le moment à présent de mettre le doigt sur une initiative porteuse de, de changement. Avec vous, Maria Malard, cette semaine, vous nous parlez de l'idée qu'ont eu six jeunes étudiantes de Buenos Aires pour lutter contre le harcèlement de rue et plus largement la violence faite aux femmes. Oui, ces six étudiantes ont créé un site web, ablamebienne.com, en français parle-moi bien. Et sur ce site, on retrouve une carte interactive qui recense un tas de commentaires machistes. L'idée est très simple, une victime n'a que trois cases à remplir. Elle doit entrer son nom, le commentaire et le lieu où c'est arrivé. Très vite, en jetant un coup d'œil sur le site, on s'aperçoit que les commentaires sont très variés. Certains sont même très recherchés, trop recherchés. Des jeux de mots pas très drôles en rapport avec le football ou encore des allusions culinaires sans grande originalité. Alors est-ce que c'est utile, Mariam, de créer ce genre de site web Oui, en tout cas, le site web a déjà un impact puisqu'il a énormément de succès. Il a été créé début juin et aujourd'hui, la carte de l'Argentine est noire de commentaires. En six jours seulement, plus de 150 commentaires ont été signalés. La grande partie des commentaires sont répertoriés, principalement à Buenos Aires, surtout dans le nord de la capitale. D'ailleurs, l'une des créatrices du site web, Carolina Vasquez, a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à un tel succès. Alors, on voit ce genre d'initiative un peu partout dans le monde, même en Belgique. Est-ce que c'est plus virulent Argentine Oui, en Argentine, la violence faite aux femmes est un sujet qui fâche. Le site web a d'ailleurs été créé deux jours seulement après une manifestation historique dans le pays contre la violence faite aux femmes. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues après les meurtres de plusieurs femmes. Plusieurs affaires qui ont fait scandale en Argentine. D'ailleurs, suite à ces manifestations, le slogan « Ni una menos », pas une de moins en français, est devenu viral en Argentine. On le retrouve même sur Twitter, où il a été repris plus d'un million de fois en quelques semaines. Le Le site web est donc une manière de montrer du doigt certaines pratiques misogynes qui peuvent parfois être dangereuses. Ah, les femmes ont du caractère, hein, on l'entend euh, en Argentine. Il est clair que c'est un pays, euh, à l'origine, je pense que, que très, très, très, très macho. C'est un pays qui était construit par des sommes-seuls aussi, ça, il faut le savoir. Par des vagues d'immigration où les types, ils arrivaient par millions, seuls pour travailler. Et ça donne, ça donnait une culture... Euh, Euh, à la base, c'est une culture d'homme seul, donc une culture très, très, très macho. Oui. Et avec les temps, euh, ces cultures, euh, je y pense qu'elles restent sous-chassantes, même s'il y a des énormes progrès qui ont été faits et qu'on en parle et qu'il y, qu y a des lois qui ont sorti, etc. Euh, mais euh, les femmes, chez nous, chez moi, Euh, oui ils sont énormément de caractère ouais. On va en avoir la preuve avec euh, un petit extrait du film où Anna euh, monte d'ailleurs à, à, à cheval, on va l'entendre accrue d'ailleurs, elle monte à cheval euh, sans selle Oui chose qui est une pratique assez normale ouais. là-bas aussi hein. Dans cette ambiance amazonienne qui est magnifique Écoutez ouais. Et alors elle a aussi un métier, euh, on va l'a retrouvée là en classe, Perfetto, entourée de ses de élèves, elle et est, est institutrice. Hondo, hueco, huevo. Trois palabras avec H, chaque parole une oration. Une oration longue, Plus de cinq palabras en D'accord Qu'elle soit maîtresse d'école, pour moi c'est une évidence, vamos. en fait, parce que vamos. je vois très peu de métiers au monde qui soient plus nécessaires et plus nobles. En fait, pour moi, il y, y, y, y a des métiers qui sont... Eh, essentiel pour que les mondes continuent à tourner. c'est certainement pas le métier des cinéastes, par exemple, mais par contre, un métier des de, de, de maîtresses d'école pour moi, ou des médecins. On les voit dans des situations extrêmes, en fait. Et là où j'ai tourné, où il y a, y a un esprit, même si c'est une fiction, un esprit vraiment documentaire, parce que je tournais vraiment très proche des gens du village, du Sauvergne, là où se déroule l'action. La, et euh, Ils peuvent se passer des films, mais ils ne peuvent pas se passer de ces maîtresses d'école et, et de médecins. Ces gens-là, c'est vraiment des, les vrais héros C'est ces gens-là qui font ces combats tous les jours Souvent dans des conditions assez scandaleuses Oui, et sous-payés euh, Évidemment Oui, ouais, ouais. euh, C'est à voir dans ce film La Tierra Roja, Notre belge du bout du monde Sébastien Assoignon. J'imagine qu'aller au cinéma pour vous C'est peut-être un peu compliqué là-bas à Buenos Aires Ou bien ça vous est arrivé Sébastien Ah non non j'y vais j'y vais régulièrement que ce soit pour voir je dirais les, les films un peu plus en vue ou bien dans des petits cinémas de la Avenida Corrientes qui est l'avenue principale où se trouvent les théâtres et, et, et les vieux cinémas avec encore les chaises en, en bois j'y vais j'y vais constamment c'est une des richesses de la capitale cette offre culturelle, cinématographique, entre autres. Ouais, et ça change de Kinépolis hein c'est une ambiance plus cinéma de quartier, assez est authentique. Est-ce que vos films sont projetés en Argentine On dit souvent que nul des les prophète en son pays. Diego, vous avez quand même l'occasion d'aller les présenter parfois dans des festivals Pour le moment, c'était présenté tous. Et la Tierra Roja, c'est une production majoritaire belge, donc le premier pays qu'on a fait, c'est la Belgique. Euh, lors de, de les présenter en Argentine, euh, oui, arrivera. On écoute un extrait de la musique du film avant déjà de débriefer cette émission « Les Belges du bout du monde » en Argentine. Vamos caraco No quiero que nadie se rinda No quiero que nadie baje los brazos La lucha no se terminó, entienden yeah. Esto no se terminó Vamos Carpicho, vamos, vamos. musique originale oui. créée par un Belge C'est par un, euh, oui, un duo des de musiciens belges hein, qui ont énormément d'étalons, qui s'appellent Yvan et Émile. Et euh, j'étais tout de suite euh, captivé par leur musique, en fait. Je n'ai pas cherché à, à, à installer autre chose. Et, et c'est une musique qui m'a énormément inspiré. On entend aussi dans cet extrait euh, les rugbymen qui manifestent euh, cette équipe de rugby. Vous êtes vous-même pratiquant de rugby à Bruxelles euh, C'est un sport qui m'a vraiment formé euh, en tant qu'homme. Enfin, autre la pratique sportive, je pense que j'ai appris euh, plein, plein, plein de choses euh, très importantes. Entre autres, vaincre la peur. La peur de se faire mal, la peur de. de... J'ai appris les sacrifices, j'ai appris la solidarité, j'ai appris. Plein de belles choses. Oui, un film salvateur qui parle de rugby, qui parle d'écologie, qui parle d'engagement humain. On a voulu en parler ce matin dans cette émission en Argentine avec Sébastien Assoignon Belge du bout du monde, toujours sur la route. Et d'ailleurs, à l'instant où vous nous parlez, vous n'êtes pas à Buenos Aires, vous avez quitté l'Argentine pour la Colombie, je crois, Sébastien Oui, oui, Bah, quand on est euh, sur le continent sud-américain, même si on, on, on est amoureux de Buenos Aires, il y a tellement de pays à voir et de, et de cultures à, à rencontrer que c'est difficile de rester sur place. Donc là, oui, je suis en, en, en Colombie pour euh, encore quelques jours avant de passer en, en, en Équateur, qui sont euh, des noms qui font, je pense, euh, rêver beaucoup. Et j'ai la chance de les vivre euh, quasiment au quotidien, donc euh, une grande chance, oui grâce à votre métier de photographe on a hier mis en ligne sur la page Facebook des Belges du bout du monde quelques-unes de vos photos ainsi que la bande-annonce évidemment de la Tierra Roja euh, nous allons terminer peut-être cette émission en Argentine en dressant un peu les perspectives il va se passer plein de choses dans les prochains mois le principal défi qui attend le dirigeant de l'Argentine la crise économique la dévaluation du peso l'inflation et les taux d'intérêt relevés ont clairement fait baisser le pouvoir d'achat des Argentins et qui n'ont plus confiance dans la devise qui s'approvisionne en dollars sur un vaste marché noir. C'est tout le, le contraste qu'on évoquait dans ce pays. Énormément de, de richesses agricoles et naturelles et pourtant une, une économie qui ne sort pas de, de la crise. Merci de nous avoir ouvert les yeux sur cette réalité contrastée dans votre pays natal. Diego, merci d'être venu aussi nous parler de merci votre film. Vous. Merci. Bonne continuation dans vos voyages en Amérique latine, Sébastien. Merci beaucoup et un abrazo grande à todos. <rire> Hasta luego amigos. Et, et amigas aussi, au revoir Mariam, Catherine. Oui, bien, merci. Vous allez vous, euh, vous rendormir là euh, Sébastien Non, a priori là, euh, il est 5h du matin, 6h du matin euh, en Colombie. Je vais prendre un, un bon café colombien et puis, et puis la journée va, va démarrer. Oui, en perspective aussi ce retour en Argentine où vous croiserez peut-être euh, Diego Avec le plus grand plaisir, avec beaucoup de gusto Diego. Nous nous en, en, en Bruxelles ou en Buenos Aires. Dale. Dale. Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. C'était une nouvelle diffusion des Belges du bout du monde en Argentine. La semaine prochaine, nous serons en Éthiopie. Avec un homme d'exception, je l'adore, Mitiko la chef, le berger devenu chirurgien. Restez branché sur la première, juste après le journal parler de 10 heures, Olivier Nederland et les terrasses de l'été. de vos artistes préférés dans les meilleurs festivals. Couleur café, les Ardentes, Tours Festival, les Francophonies de Spa, Brussels Summer Festival. Rejoignez-nous cet été sur nos festivals partenaires. Achetez vos tickets dès maintenant sur rtbf.be slash tickets. La chance de devenir riche grâce à la générosité de Tati Georgette... C'est mon gamin. 50 francs. Est assez faible. Ne comptez pas sur la chance pour réaliser vos rêves. Passez plutôt chez Nagel Makers. Nagel Makers, personnel et private banking. La première et la deux présentent les 15 ans du Festival Esperanza avec Patti Smith, Manu Chao, Emile Costa Rica, Anouska Shankar, Saint-Germain, Listra Kratupéry, Calypso Rose et Alanis Esperanza du 5 au 7 août à l'abbaye de Floref. Info et réservations, esperanza.be avec le CNCD 1111 et TV 5 monde Il est 10h. Eslaine Kounda avec vous, bonjour. Y a-t-il beaucoup de dégâts ce matin dans les zones touchées par les intempéries De violents orages se sont abattus hier après-midi, surtout dans le Brabant wallon, le Namurois et le Brabant flamand. À Houillet, la laisse est sortie de son lit. Un camp de scouts a été évacué. Mais c'est à Ramélie, Orpejauche et Jodogne qu'il y a eu le plus de dégâts. Les trois communes ont déclenché leur plan catastrophe. À Jodogne, les pompiers ont enregistré plus de 150 appels à cause d'inondations des caves, des habitations et des voiries. Et ce matin, les pompiers et les habitants sont toujours à pied d'œuvre pour évacuer l'eau et la boue. Une réunion entre les bourgmestres est prévue à 10h, à l'instant, pour faire l'état des lieux. David Degros, le bourgmestre de Ramilly, craint qu'il y ait encore beaucoup à faire aujourd'hui. À mon avis, il y a énormément de sinistrés, que ce soit à Ramilly, à Roche ou à Jodogne et Et alors c'est surtout aujourd'hui qu'on va voir vraiment la situation réelle. C'était difficile encore hier soir d'imaginer, en tout cas de constater les dégâts Oui, oui, tout à fait. Les ouvriers communaux ainsi que les services de secours ont travaillé jusqu'à minuit. Mais il est très difficile de faire un bon travail durant la nuit, donc les hommes étaient très fatigués. Et donc, on va constater les, les dégâts au niveau des voiries. Il y a énormément de coulées de boue, donc les ouvriers communaux vont travailler d'arrache-pied. Voilà, une interview de Maxime Binet. Le plan d'urgence communale et non pas le plan de catastrophe a été maintenu donc pour les communes de Ramilly et Orpejauche. Dix jours après l'attentat au camion à Nice, la polémique sur le dispositif de sécurité en place ce 14 juillet se poursuit. La policière responsable de la vidéosurveillance à Nice explique dans un entretien au journal du dimanche qu'elle a subi des pressions du ministère de l'Intérieur. Maxime Binet, le récit est éloquent. Oui, Sandra Bertin travaillait le soir de l'attaque qui y a fait 84 morts sur la promenade des Anglais. Après l'attentat, une enquête s'en est suivie sur le dispositif de sécurité mis en place ce soir-là et un représentant du ministère de l'Intérieur lui a donné pour instruction de mentionner la présence de policiers nationaux sur les lieux de l'attaque, notamment de mentionner leur présence à deux points spécifiques du dispositif. Il fallait bien insister sur ce point-là dans ce rapport, dit-elle. Mais dans le journal du dimanche, la chef du centre de supervision a dit ceci. La police nationale française était peut-être là, mais on ne la voit pas sur les images. Elle explique qu'elle a été harcelée durant une heure et que l'on lui a ordonné de taper des positions spécifiques. Finalement, la policière explique avoir envoyé deux versions de son rapport, l'un modifié, l'autre non. La sécurité le soir du 14 juillet à Nice fait polémique en France. Certains élus de droite et d'extrême droite attaquent le gouvernement de Manuel Vaz sur cette question. Le président français François Hollande promis, a promis ce vendredi une transparence totale dans ce dossier. Les conclusions d'une enquête doivent être dévoilées la semaine prochaine. Et en Allemagne, à Munich, la police tente de lever les dernières zones d'ombre sur les motivations de l'auteur de la fusillade. Vendredi, un jeune homme de 18 ans fasciné par les tueries de masse qui souffraient de troubles psychiatriques. Selon les enquêteurs, son geste était prémédité. Il a piégé ses victimes sur Facebook en promettant des bons de réduction dans un fast-food. Plusieurs questions restent en suspens. Pourquoi est-il passé à l'acte A-t-il choisi volontairement ou au hasard ses victimes Comment s'est-il procuré l'arme et les munitions Vendredi soir, il a tué froidement 9 personnes et blessé 16 autres. Cela s'est passé dans le fameux fast-food d'un centre commercial. En Turquie, huit jours après le putsch manqué, un rassemblement de soutien à la démocratie est prévu aujourd'hui sur la place Taksim à Istanbul. L'appel a été lancé par le parti républicain du peuple principal, formation d'opposition, suivi par le parti de l'AKP, le parti conservateur du président Recep Tayyip Erdogan. Le Tour de France, dernière étape 113 km entre Chantilly et Paris, et comme chaque année l'arrivée sur les champs élysées la victoire finale, sauf énorme surprise reviendra à Chris Froome, son troisième succès sur le tour après 2013 et 2015, départ prévu à 16h05. Et puis c'est aujourd'hui que le comité international olympique doit se prononcer sur le sort de la Russie, s'il exclut ou non la délégation russe des Jeux Olympiques de Rio. La Russie qui est au cœur d'un scandale de dopage d'État. Plusieurs options sont sur la table, mais la décision est moins simple qu'il n'y paraît. Pierre-Olivier Beckers, le président du comité olympique interfédéral belge le CIO d'une part choisit comme comme une de ses priorités principales la défense des athlètes propres et dans ce cas-ci, il est évident que si le, le dopage est généralisé en, en Russie, il y a évidemment euh, un nombre qui sans doute reste important d'athlètes russes qui sont restés propres et donc euh, le choix qui s'impose est entre une justice individuelle de dire il faut continuer à se battre contre les les tricheurs individuellement ou bien faire une justice collective et dire nous allons exclure la totalité de la Russie avec tous ces sports des Jeux Olympiques de Rio et en sachant que à ce moment-là un grand nombre d'athlètes seront punis alors qu'ils ont eu le courage sans doute dans un pays encore plus difficile de refuser le dopage. Pierre-Olivier Becker, son micro d'Arnaud Montero la décision du CIO est attendue dans l'après-midi. Enfin en Formule 1, Nico Rosberg partira en pole position au Grand Prix de Hongrie. Il devance sur la grille de départ Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo. Le départ est à 14h. Bon dimanche à notre écoute. CREFEL. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Le meilleur prix, service compris. Ça se passe sur la première mardi à 22h. Pas oui dire.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 Le dimanche de 10h à 11h, les terrasses francophones avec Olivier Nederland. Bon week-end à tous, les terrasses francophones vous accompagnent jusqu'à 11h, c'est notre troisième rendez-vous estival et nous allons aujourd'hui plonger les mains dans la terre à l'occasion de la foire de Libramont ce week-end. Nous irons dans un instant à la rencontre des agriculteurs, des producteurs de lait et des difficultés qu'ils rencontrent, chez nous comme ailleurs, à tel point qu'au Québec, une maison de répit a ouvert voici quelques années, elle leur est destinée. Nous poserons également cette question, les paysans reviennent-ils en ville Chez nous mais aussi ailleurs, l'agriculture urbaine renaît et les potagers urbains eux aussi sont de plus en plus nombreux. Nous irons dans un instant en périphérie parisienne. Un certain retour à la terre donc au moment où les inégalités sont de plus en plus criantes. Jusqu'où, jusqu'à quel point peut-on justifier les inégalités économiques Nous entendrons en seconde partie de l'émission l'avis de deux philosophes québécois. Ils ont récemment écrit un ouvrage consacré à la richesse et aux inégalités. Bienvenue à tous sur les terrasses francophones Il y a encore un siècle, les plaines maraîchères entouraient Paris avant d'être doucement grignotées par le béton. Mais voilà que de nombreux projets tentent aujourd'hui de faire renaître des cultures agricoles sur des territoires urbains délaissés. Et on assiste donc à une certaine revitalisation de l'agriculture urbaine, tant pour des raisons alimentaires qu'environnementales. Elle n'avait cela dit jamais totalement disparu, grâce à la ténacité d'une sorte de dynastie de paysans à Saint-Denis, c'est juste à côté de Paris, C'est ce que nous allons constater dans ce reportage de l'émission Périphérie, diffusée sur France Inter le 7 février dernier. Alors, là on est à Saint-Denis, dans le 9-3, 93 quoi. Voilà. Et à l'époque, on était 60 maraîchers ici, entre Saint-Denis, Stein et Pierrefitte. Et là, vous êtes le dernier. Ben, le dernier, voilà. Monsieur Kersanté, maraîcher, Saint-Denis. Boum. <rire> voilà, là je j'annonce la couleur tout de suite, dans le sens que j'ai plus honte de le dire que je suis maraîcher, quoi. Et puis à saint -Denis. Alors des fois les gens me disent à saint pourquoi pas à Paris Bah je dis presque qu'on est à saint bornes. Donc on peut dire qu'on est quasiment en pleine ville quoi. C'est la seule ferme au monde où les ouvriers peuvent venir en métro ici <rire> Oui, on peut le dire, oui, oui, oui. Eh oui, bah D'ailleurs, la chanson que chante du tronc, c'était un petit jardin au pied du métro parisien, qui sentait bon le bassin parisien. Et eh bien là, ils l'ont et c'est typiquement ça. Si on tourne la tête, là derrière, il y a la cité du Clos Saint-Lazare. Voilà. Et à côté, il y a le McDo. Et il y a le McDo, c'est un peu anachronique. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Puis le pire, c'est qu'il nous prend même pas notre salade. Hein. Elle est trop fragile, trop bonne. <rire> bon, et alors là, vous cultivez quoi ici Des salades Du persil, radis. Oignon blanc, mais on fait un petit 3 millions de salades dans l'année. Ouais, voilà. Ça, c'est mon premier tracteur. <rire> J'en ai passé des heures là-dessus. On appeler ça mon petit poney. Et je laborais tout ici avec ça. Donc là, là, ce que vous voyez, moi, je suis né dans cette maison-là, en 1941. Allez, ouais, pépère, il est... <rire> il est encore là. À l'époque, j'ai commencé à bosser à 13 ans parce que, certificat d'études, le père, il m'a demandé ce que je voulais faire. Il m'a dit, bon, t'as ton certif, allez, au boulot. <rire> Et bah j'y suis encore. Avant on ne nous regardait pas, on était des cutéreux. Même nous on avait honte de dire qu'on était marécés. La Ma première femme que j'ai fréquentée, je n'ai y pas dit que j'étais marécé, j'ai y dit j'étais étudiant. Ah votre femme Oui. Et puis le lendemain elle me dit mais t'es étudiant dans la culture, bah j'ai y c'est un peu ça. Oui. Donc là maintenant au contraire on n'a on a pas honte de dire qu'on est marécé au contraire. Donc c'est les gens de la ville qui viennent nous voir maintenant. On aurait dit ça il y a 40 ou 50 ans, qu'on encore maraissait à Saint-Denis. On aurait dit, mais Le... tu rêves ou quoi là Et la preuve, ben, oui, on est y on encore. Il n'y a pas un petit côté musée, justement, euh, dans votre euh, exploitation, entre guillemets Vous êtes aidé par la ville de Saint-Denis, il y a des gens qui viennent vous visiter pour voir. Ouais, vous êtes vrai. devenu une curiosité, en quelque sorte. Oui, un peu comme dans la soupe aux sous, quoi <rire> Ben bah oui, oui, bah, déjà, c'est parce que je le veux bien, quoi. Mais je vous dis, c'est surtout parce que ça, c'est marrant, quoi. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. et puis je suis content aussi que les gens s'intéressent. Plaine commune est historiquement un territoire industriel, certes, mais juste avant, c'était, euh, on nourrissait Paris avec euh, le maraîchage de la Plaine des Vertus, jusqu'au milieu du XXe siècle, en fait. Hein. Dans les années 50, il y avait encore 60 familles de, de maraîchers dans le coin. Je suis euh, Magali Bardou, chargée de la démarche, marche Agenda 21 de Pleine-Commune. Caire Santé, effectivement, c'est une espèce de vestige, entre, entre guillemets, mais euh, au, autour de lui a gravité peut-être une réflexion euh, qui a notamment attiré l'attention des élus de, des villes de glo sur, mais tiens, en fait, on tient là un patrimoine qui pourrait euh, très très vite euh, s'envoler, si on laisse toutes nos terres euh, partir à l'urbanisation, à est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger et de mener une politique un peu d'entretien de, de ce patrimoine, voire de développement. Y a-t-il un moment auquel vous avez senti que tout d'un coup, il y avait une demande dans le domaine de l'agriculture urbaine, alors qu'avant, c'était le calme plat Depuis deux ans, je reçois régulièrement des, des coups de fil de gens qui, qui cherchent à s'installer comme agriculteurs en ville. Il y en a un qui voulait monter une ferme sur un toit, donc qui cherchait des toitures très vastes et plates. Il y a une, une dame qui vient de Madagascar et qui a l'air d'être un génie en termes d'agriculture bio, qui a une petite parcelle dans un jardin familial à Pierrefitte et qui aimerait développer une, une, une activité agricole professionnelle. Récemment, un jeune agriculteur qui a vécu euh, en ville en banlieue euh, toute sa jeunesse qui a découvert un jour l'agriculture et qui du coup a fait une, euh, des études et qui veut absolument cultiver un terrain en ville au pied euh, de, des bars pour montrer aux jeunes que ça existe aussi il y a quelqu'un aussi qui est venu récemment nous voir qui s'est installé finalement à Romainville avec l'idée d'inventer une nouvelle forme d'activité agricole en ville sur 100 mètres carrés et en sachant que euh, tous ces jeunes entrepreneurs qui se tournent vers l'agriculture urbaine, ils ont quand même souvent euh, à la fois la fibre agricole et la fibre euh, sociale, l'insertion, une, une forte conscience de, de leur rôle social potentiel. Et donc, euh, vouloir développer, y compris euh, de l'emploi, du savoir-faire, etc. Et vous voyez des terrains aujourd'hui qui se libèrent, qui ont été, par exemple, industrialisés et qui pourraient retourner à l'agriculture on n'est pas sur un territoire où, où il reste des endroits où il y avait des grosses industries qui prenaient un gros foncier et qui tout d'un coup vont, vont disparaître et laisser de grosses emprises. Ça, ça, non. Par contre, on a encore de grosses emprises euh, de jardins euh, familiaux qui peuvent aussi peut-être être, être euh, réorientés en partie différemment. Et on a aussi des réflexions sur comment dans les parcs et jardins, qui traditionnellement sont plutôt des espaces de loisirs, de sport, jeux pour enfants, etc. Comment est-ce qu'on peut aussi commencer à réserver des parcelles à la production agricole On a déjà des, des expériences qui viennent d'être lancées, hein, où dans, à l'intérieur du parc urbain géré par le territoire ou par la ville, des parcelles sont confiées à des associations d'habitants pour les cultiver. Vous réfléchissez à quel périmètre Alors aujourd'hui, on n'est pas encore sorti de notre périmètre. Il faut être honnête. Notre réflexion est encore enfermée dans les frontières du territoire de pleine commune. Ceci étant, comme on entre dans la métropole du Grand Paris, qu'à l'échelle métropolitaine, ces sujets sont très, très euh, portés et porteurs. C'est évident qu'on va, à un moment, euh, sortir de nos frontières pour réfléchir euh, euh, à vraiment peut-être une politique alimentaire. Parce que dans le fond, euh, euh, c'est une politique alimentaire qui est en jeu à la fois aussi une politique foncière, euh, économique, etc., mais, mais alimentaire. Vous les avez vus, les promoteurs, venir frapper à votre porte euh, Oui, je me rappelle, ils étaient venus nous voir pour nous proposer de l'argent pour, pour, pour laisser tomber notre exploitation. Quoi. Mais à l'époque, je me rappelle, je m'en vois encore là, à la cuisine, je leur avais dit, mais moi, c'est pas de l'argent que je veux, c'est. Et le terrain pour travailler. Moi, je savais que ma place était là. Je ne pense pas travailler contre le béton, je travaille entre le béton, quoi. Travailler entre le béton, reportage donc à Saint-Denis, près de Paris. Dans le même ordre d'idées, nous allons à présent nous intéresser aux potagers urbains. À certains endroits, ils ont pris la place de ces terrains vagues ou de ces dents creuses au pied des immeubles. En France, le Comité national des régies de quartier s'est emparé de ce projet. L'idée, c'est de favoriser le lien social et de générer des activités dans des quartiers d'habitat social. Mais l'association travaille aussi dans un but alimentaire parce que depuis des années, elle voit monter la précarité alimentaire des habitants des cités. Ils sont bien loin de manger les cinq fruits et légumes recommandés. L'émission Périphérie s'est rendue, voici quelques mois, dans le quartier de Bel Air à Montreuil, où un jardin vivrier était en train d'éclore. Allez-y, monsieur. -ce, voyez, il y a bah, ce serait bien si on a un grand terrain. Alors, euh, voilà. On va tous s'y mettre. On va essayer d'inviter les... Les messieurs du foyer, ils nous disent comment eux ils plantent là-bas euh, comme c'est pas la même terre. Alors là c'est euh, Bel Air, le quartier Bel Air, euh, Montreuil. Et puis on est là depuis euh, quelques mois là maintenant. Hein, on vient, on vient d'emménager dans les nouveaux locaux. Ah, c'est un quartier considéré ayant quelques difficultés. Et il me semble que sur le secteur ici, on est à 18 000 habitants. Hein, sur les quartiers avec euh, Ernesto Renan qui est juste à côté quoi. Moi, je suis le Francisco Martinez, directeur de la Régie Quartier de Montreuil. On va se diriger vers le jardin en pied d'immeuble que nous avons repris il y a quelques mois, qui était un peu en, en friche. Hein. donc On a fait un gros travail là, de, euh, pour remettre un petit peu du sang en état, euh, pour faire des plantations, retourner à la terre, euh, mettre en place des composts, etc. etc qui permet aussi à certains habitants de pouvoir répondre à certains besoins primaires, dit-on. Il y a combien de personnes qui cultivent ce jardin 37 37 au total. Mais effectivement, chaque habitant qui est présent, qui voit le, le travail, qui voit tout, tout, tout ce qui est cultivé tout ce qui pousse, peut venir se servir. Quoi. Parce qu'on avait repéré qu'il y avait certaines personnes qui mangeaient toujours la même chose, manque de moyens, etc. D'où l'idée de reprendre aussi ce, ce jardin pour diversifier et qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir se payer autre chose de ce qui pouvait manger au quotidien quoi donc c'était souvent du riz bon voilà bonjour bonjour, bonjour. ça va euh, oui. ouais. Ouais. allez allez allez on y va. Oh, le, le. allez petite allez. devant les petites devant avec euh, monsieur. Des ouais, épinards, c'est le donc on a c'est du, du pays. Du pays, des pignards du pays. Donc on a déjà mangé, bon. c'était très, très bon. Oui, très bonnes. Très très très, bonne. très bon. On ah, avait ouais. une salade avec. Ouais, mais une salade aussi, Une petite petite sauce avec euh, de l'oignon, de l'ail, des échalotes, tout ça, c'était Formidable. Je n'ai porté un peu pour ma tante. Euh, elle était ravie parce que ça faisait longtemps qu'elle n'en avait pas mangé. Là, bon, c'est vrai qu'on a eu pas mal de salades. Oui, de de salade. Là, on a eu vraiment de la très, très bonne salade. Les tomates Bordes jaunes. Tomates, des tomates jaunes, les bordeaux là à peu près. On a eu, c'était vraiment... C'était bien, là, il y avait là, beaucoup. Hein. On a eu de quoi en revendre. On a partagé un peu. On a partagé avec pas mal de monde. On a eu des pommes de terre aussi dans ce carré. Elles étaient très bonnes. Voilà. Là, les haricots, et eh bien là, en ce moment, on est en train de cueillir les haricots. Là, c'est les haricots. Et bien, ça fait, on a déjà cueilli trois fois là. Et puis là, euh, aujourd'hui, il faut qu'on cueille encore parce qu'il y en a encore. Et là... Ça, c'est des blettes. c'est ça, Janine c'est des blettes Des blettes. En fait, les premiers jardins dans le réseau ont émergé il y a une quinzaine d'années. Euh, mais on a observé un vrai engouement depuis 3-4 ans. Euh, un vrai engouement ou un vrai besoin Les deux. C'est-à-dire il y a un vrai engouement qui part d'un vrai, vrai besoin des habitants sur la question de la complémentarité alimentaire. Je ne parlerai pas d'autoproduction alimentaire parce que les surfaces qui sont cultivées ne sont pas suffisamment importantes pour, pour avoir cette ambition-là. Euh, mais on peut parler de complémentarité alimentaire pour euh, plusieurs dizaines de familles Par régie qui porte des activités de jardin. Zin Zin ici, délégué général du comité national de liaison des régies de quartier. Quand vous dites complémentarité, ça veut dire en gros permettre à des gens qui ne mangent jamais de fruits et légumes frais d'en avoir de temps en temps. Exactement. C'est à la fois euh, donc permettre à des familles de, de bénéficier d'une production potagère, à des familles qui en, qui en mangent très rarement en fait, hein, pour des questions économiques. Euh, mais qui du coup euh, renouent avec euh, des pratiques culinaires euh, qu'elles avaient oubliées ou qu'elles méconnaissaient. C'est plus difficile à développer pour vous en Ile-de-France, j'imagine, que oui. en région Oui, alors ça c'est un petit peu le souci qu'on a, c'est que le, le jardin de Montreuil n'est pas, euh, j'allais dire, euh, exemplaire, pas au, au, sens, au sens premier du terme, par rapport aux jardins qu'on observe dans le réseau. En, en règle générale, les jardins qui sont portés par les régies sont beaucoup plus importants, mais là on se, on se trouve dans des régies en province, qui ont du foncier disponible, qui est beaucoup plus important, moyennant quoi la production est beaucoup plus importante. Vous, vous en êtes à combien aujourd'hui C'est quoi, Vous êtes autour d'une centaine de projets de cette nature Alors non, autour de 80. Il y a à peu près 80 jardins portés par une quarantaine de régies, principalement centrés sur cette question de, de complémentarité alimentaire. Voilà. Ça représente combien de familles En moyenne, c'est 50 familles qui bénéficient d'une parcelle. C'est un marqueur de la crise, ça encore oui, absolument. Oui, absolument. C'est effectivement un marqueur de la crise économique dans les, dans les quartiers populaires. C'est pour vous un chantier euh, important Oui c'est un très gros chantier, y a... c'est un, un chantier suffisamment important pour qu'on ait décidé il y a un an euh, de créer une association dédiée euh, pour accompagner non seulement les régies de quartier qui portent ces, ces activités, mais d'autres associations implantées dans les quartiers populaires qui ne sont pas nécessairement fédérées et qui pourraient bénéficier de l'expertise que notre réseau a développée depuis plusieurs années. Donc, l'association s'appelle Cité Jardin, en quatre mots, situé jardin. Si demain un bailleur euh, a euh, 1000 mètres carrés libres euh, en pied d'immeuble, euh, il peut s'adresser à vous pour euh, en être les armateurs, entre guillemets Oui, absolument, c'est un des objectifs de l'association Cité Jardin, c'est d'accompagner aussi, bien sûr, nos partenaires publics, bailleurs sociaux, collectivités locales, qui souhaiteraient initier des projets de jardin en bas d'immeuble comme celui de Montreuil. C'est très bien là, ce qu'on fait là, euh, chacun, ça... quelque chose qui pousse comme ça, c'est très bien quand même, ça nous fait plaisir. Et c'est un moyen pour vous d'avoir des... des légumes frais Ben oui c'est toujours bien quand même les légumes frais, c'est le meilleur, ça coûte moins cher et c'est bien, il y a le goût. J'ai les tomates, j'ai de ça trop et tout ça, des fèves, les gosses ils viennent et tout ça, on me donne à tout le monde. Vous avez, des... ah, oui. vous avez des choses à faire dans le jardin aujourd'hui vous Ben j'ai fait hier soir <rire> Tout nettoyer, enlever des mauvaises herbes et tout ça là, bien bien. Vous avez quel âge J'ai 76 ans, 96 euh, ans, 86, 96 Reportage de l'émission Périphérie, donc, diffusée sur France Inter le 18 octobre dernier. On vous en a parlé régulièrement, la vie qui n'est pas toujours facile pour les agriculteurs, la crise frappe partout, au Québec comme ailleurs. Et là-bas, une étude montre qu'un agriculteur sur deux est en détresse psychologique. Des aides existent, chez nous notamment, mais près de Montréal, cette aide a pris une forme un peu particulière il y a près de trois ans maintenant, avec l'ouverture d'une maison de répit pour agriculteurs, un endroit où ils peuvent se confier et se reposer. Sa directrice travaille dans l'aide psychosociale et sa maison ne désemplit pas. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Marie-Laure Josselin au Québec. Elle a d'abord rencontré Martine, cette agricultrice. Ça fait 120 km pour déposer ses valises et sa détresse dans cette maison pour quelques nuits. Il y a des tableaux partout euh, sur des, des affaires agricoles, des paysages de forêt. Ça, c'est bien apprécié. C'est très beau, fleuri... Euh un grand lit douillet très, très la chambre est coquette et euh, cet après-midi c'était la dernière sieste et j'en ai profité parce que c'est quand que je vais me recoucher l'après-midi chez moi on s'y sent comme dans un cocon et c'est justement ce dont avait besoin Martine qu'il y a une boîte de Kleenex dans la chambre j'en ai utilisé plusieurs on se sent plus léger après ça, c'est ça. C'est comme un fardeau qu'on dépose. Martine, On ce n'est pas le vrai prénom de cette On agricultrice de 44 ici, après, ans. Elle a choisi de ne pas dévoiler son nom, mais en cette soirée de tranquille, demain, elle dévoile sa peine. Ça, c'est ma ferme. La première photo, c'est la ferme. Oui. Dans un petit album qu'elle a emporté avec droit. elle et qu'elle montre page puis, puis, par page, Martine a mis les photos de ses adolescents, son mari, ses parents et sa ferme, prise du ciel. Elle s'arrête et contemple avec plaisir. Pourtant, C'est l'origine de ces ah, tourments. « En arrivant, euh, c'est sûr que moi j'étais épuisée, puis un rien... Euh, J'aurais même pas pu vous parler sûrement parce que je m'aurais mis à pleurer. Puis on dirait que tout marchait pour le coupe bas de l'aile. Euh, tu vois plus de solution. La ferme, ça va mal. Il euh, y arrive un pépin, ça devient une montagne. » Et puis là, dans le fond, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, euh, ben, on est-tu arrivé qu'on va se divorcer? On s'est rendu compte que non, on voulait rester ensemble, on voulait continuer, mais on savait juste plus quoi faire. Et euh, pour la ferme, ben, on a des difficultés financières aussi. Puis Maria, euh, ben, moi, je l'avais déjà rencontrée dans une conférence, puis elle est tellement, euh, tellement enthousiaste que tu t'en tu rappelles, là. Donc, euh, le premier réflexe, ben, c'est. Bonjour. Bonjour. Voici la maison de répit, c'est mon bébé. Maria Labrec du chez nous. Directeur du cœur des familles agricoles et euh, de cette maison qui s'appelle la maison Agfa. Je suis intervenant psychosocial, je ne fais que de l'agriculture. Ça Il y a quelqu'un qui a de la dans tu sais qui Ah c'est moi peut-être Non, c'est dans l'escalier. Ah ben non alors. Alors ici, c'est la salle familiale qu'on appelle par rapport à l'intimité, les producteurs euh, se sentent euh, chez eux. Comme vu Donc, ici, point de ferme, ferme reconnaissable grâce à leur long silo, ni de champs, mais plutôt des maisons orangées, bien fleuries. On est dans un quartier tranquille de Saint-Hyacinthe, une petite ville au sud de Montréal. C'est une première chambre, une deuxième. Vous voyez une valise, vous avez... C'est ma chambre. Ah, votre chambre. ah, vous vous habitez et ici J'accouche ici quand il y a des clients. Et ici, on n'y va pas parce qu'il y a quelqu'un qui est là. En haut, une maison normale avec cuisine, salle, salon, et chambre. En train de regarder la télé, Martine et un autre pensionnaire, un producteur maraîcher lui aussi à bout, lui aussi venu se ressourcer. En 2014, 42 personnes sont venues passer une ou plusieurs nuits ici. On va descendre en bas... « Ici, c'est la salle de conférence. Attention, il y a une petite marche. » En bas, des bureaux, une salle de conférence, une autre de massage. « Ici, c'est la salle de rencontre avec les C'est ici que Maria et son équipe font des consultations la journée. Consultations prisée 1150 en 2014 dans le secret de ces lieux, tapissés d'objets qui rappellent la ferme. Oui, « bonjour. Oui, bonjour, puis bienvenue. » Ici on est à Saint-Angèle-de-Manoir, on est à peu près à 25 minutes de Montréal. Moi je m'appelle Bernard Petit, je suis d'origine belge, il y a à peu près 35 ans que je suis arrivé ici au Québec. Bernard Petit, éleveur de chef, va voir Maria quand il en a besoin pour parler de ses problèmes, mais aussi de se confier dans l'intimité de sa cour entre le champ à labourer et les bêtes à nourrir. Il y a des producteurs qui arrivaient dans ta cour pour se confier et partager, puis pleurer. Puis c'est très dur de, de voir là arrois que ces gens la vivent, puis comment tu vas le, pouvoir les soutenir Je viens de mes voisins ici, ça allait bien, c'est ici, c'est là, et jours au lendemain, écoute, dans sa grange. Le taux de suicide chez les agriculteurs du Québec est deux fois plus élevé que chez la population en général. Ça n'étonne pas trop Bernard Petit, car outre le stress quotidien une tâche de travail devenue trop lourde, il y a les événements malheureux. Il y a un producteur, ben, il y a eu un geste maladroit, puis euh, son petit-fils a été écrasé par le tracteur. Et puis, je ne savais pas comment gérer la situation, je savais pas. J'avais appelé Maria, et puis tu m'as Elle a dit, voir ce que je peux faire. Et c'est un peu comme ça qu'on qu a vraiment commencé à, à la connaître, à l'apprécier. Maria, c'est quasiment une... Une, une longue histoire d'amour avec elle. <rire> c'est ma plus jeune, oui. Il doit te donner 10 litres de viande à Dans sa cuisine, entre sa fille qui fait des crêpes et son fils qui passe lui poser une question, l'agriculteur confie que son souci, c'est la succession. Il veut que Philippe, son fils, reprenne la ferme, mais c'est un vrai casse-tête administratif. Parce qu'à un moment donné, euh, quand tu tombes dans les, dans les 12 travaux d'Arcéryx, là. C'est à veille de, de péter une coche. Là. Alors Maria est là, toujours, l'oreille tendue et l'épaule prête pour consoler. D'ailleurs, quand elle accueille un client comme elle les appelle, ça commence toujours... Par un câlin sincère. Et du moment que je m'assois avec eux, ça déballe tout seul. J'ai pas grand effort à faire. Ils savent que je vais les comprendre d'emblée. Ils voulaient répéter. Car sa force à Maria, c'est qu'elle comprend. Vite, sans qu'on ait besoin de trop parler. La dame de 62 ans est née dans le milieu, sur une ferme avec 13 frères et sœurs. Un milieu et ses problèmes qui n'ont pratiquement plus de secret pour elle. Parce que moi, je dis tout le temps ça. Je dois tout savoir de sa ferme avant de savoir le problème. Parce qu'à 80 le problème, c'est quoi d'après toi Le stress de l'entreprise versus toute la famille. Quand quelqu'un me dit qu'il est dans le grand, je m'appelle le soir, puis t'entends le vacuum de la trailleuse, puis qu'il est 9h30, je fais qu'est-ce que vous faites là? Je m'en viens! Je le sais! Ici, on peut venir à la dernière minute sans rien. Marie a toujours un pyjama en réserve au cas où. Ils sont là! C'est quand les personnes arrivent ici, euh, pas de baluchon, mais on leur dit qu'on a ce qu'il faut, qu'on a des pyjamas. La règle, et laisser ses clés de champs, voiture et son téléphone, téléphone, téléphone à l'entrée. Le but, être déconnecter totalement. Martine, l'agricultrice, a dû se remettre en question. La première journée, c'est pas facile parce qu'on fait un bilan de qu'est-ce qui fonctionne pas. Euh, puis après, ben, t'sais, on la revoit tous les jours. Puis euh, bon, on fait le cheminement, puis des, des constats. Euh, on a beaucoup de temps pour réfléchir, c'est ça le but aussi. Là. On a des choses à écrire, des pensées, qu'est-ce qu'on veut aussi, écrire à notre famille aussi. Ça fait sortir des émotions, clarifier des choses. Vous avez des enfants? Oui, j'ai trois enfants, oui. Mais ils savent pas que je suis euh, ici. J'ai pas voulu leur dire. Euh, C'est ça. Maman va pas bien, on veut pas lire. Ça. Mais euh, en parlant avec Maria, je me suis aperçue qu'il fallait qu'ils sachent quand même. C'est ça. C'est ça. Ouais, « Tu veux partir demain tôt? »« Oui. »« Ça veut dire qu'il y a une sieste oh. après le dîner. » Consciente qu'elle ne peut pas tout changer, Maria donne donc aussi des petits conseils pour alléger les tâches. « L'ouvrage à la ferme, je ne la changerai pas. Je vais peut-être changer la cadence. Je vais demander, est-ce que euh, si le balai a été passé, si on l'a oublié un soir, est-ce que ça fait la différence? » Je vais leur demander, exemple, d'avoir toujours des amendes dans le poche. Parce que quand tu as faim, tu es, es dans le champ... Tu vas vouloir la finir, la parcelle. Là, là as tellement hâte de terminer que tu fais des actions qui risquent d'être plus difficiles à être digérées, comme perdre un membre ou briser euh, l'appareil. Juste faire simple, ça veut juste dire trouver des solutions beaux, bon, pas chères, mais les faire. Mais il y a aussi un accès à des docteurs, masseurs, psychologues, de l'aide pour les bêtes, et sans compter les petits plaisirs qu'on a oubliés, ouais, comme une marche, piscine, aller à la piscine. La piscine. Là, je, suis je savais que la piscine, c'était... Puis là, je suis dit à mon mari, je, suis... je pense qu'on va emmener notre maillon, on va le laisser ici. Il y avait une réflexion de Maria qui m'avait remarquer mais il y a déjà longtemps. « Ce qui se passe à la table ne se passe pas à l'étable. » Des tours chez Bernard Petit, dans sa cuisine, café en main. Sur les murs de sa salle de bain, des petits mots d'encouragement. Une idée de Maria. En promenant des milieux agricoles, elle comprend nos langages. Parce que quand ils est je veux dire, avec le monde médical, eux, ils ont leur propre langage, ils vont exprimer une réalité avec des termes qui leur appartiennent, que tu ne saisis pas. Puis elle, en, en, en saisissant la portée de nos, de nos cris du cœur, dans le fond, c'est presque toujours ça, Euh, elle, elle, elle arrive à, à pouvoir y ah, de la bonne façon de la bonne façon bon. qui prépare le repas tout le monde même mon ami là-bas il sait exactement où sont les choses ouais. et il ne fait pas la vaisselle chez lui mais il la fait ici ouais. Maria est débordé, il y a du monde qui appelle continuellement. Moi, je suis sidérée, là, parce que justement, dans le milieu, moi, je connais personne qui dit que ça va mal, malheureusement, mais c'est ça pareil. C'est ma réalité. Non, je, dis, je vais aller te voir dans le champ. J'ai repris le sourire, je, je, je, je pleure beaucoup moins. J'ai comme sorti tout ce que j'avais à sortir. Je sais qu'il y a des solutions... Puis je sais aussi que si j'ai besoin d'aide plus tard, je ne serai peut-être pas obligée de venir, mais je vais pouvoir lancer un coup de fil à Maria. La maison de repis, qu'elle est devenue pour, pour plusieurs, un, un refuge. Un refuge. Tant qu'à moi, ça devrait être répété à, à l'ensemble du, du monde agricole, quel qu'il soit. Maria a un surnom depuis un bon moment déjà. Un surnom à point nommé pour cette femme généreuse et rayonnante. Maria, c'est l'ange gardien des agriculteurs. Reportage de Marie-Laure Josselin, réalisé pour l'émission Transversale en septembre 2015. Les difficultés du monde agricole, ce n'est que l'une des facettes du déséquilibre qui frappe le monde depuis un bon moment déjà. Nous allons pour terminer nous pencher sur la répartition des richesses et sur les inégalités. David Robichaud et Patrick Turmel sont philosophes québécois et co-auteurs du livre « La juste part, repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grippins, parce que les chiffres sont alarmants. Selon une récente étude d'Oxfam, le gouffre entre les plus riches et le reste de l'humanité se creuse chaque jour davantage. Nous arrivons à un tel déséquilibre qu'un pour cent à peine de la population possède en gros autant, voire plus, que les 99% restants. Alors comment retrouver un certain équilibre L'émission « Comme un bruit qui court » vous propose une balade et surtout une réflexion à Paris en compagnie de David Robichaud et Patrick Turmel. Alors nous voici en train de nous balader dans la carte postale parisienne et on se retrouve à se promener et à discuter Vous le disiez, c'est une tradition philosophique aussi, mais simplement, nous, on ne va pas nécessairement parler de, des ancêtres de la philosophie, mais bien de ce qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant, dans notre monde. Dans quel moment on vit aujourd'hui et dans quel moment vous vous êtes mis à poser ces questions, vous autres, même professeurs de philosophie On vit à un moment où un certain nombre de croyances, largement partagées dans le discours public, encouragent un phénomène que l'on peut observer, qui est celui de l'accroissement et l'amplification des inégalités. C'est un discours qui s'appuie au fond sur une conception économiste de la juste part, selon lequel faire sa juste part se réduirait à des gestes économiques. Donc, se réduirait au fait, par exemple, de produire un bien ou un service ayant valeur marchande. Or, nous voulons Montrer, au fond, c'est que faire sa juste part, participer à la société, peut se faire de différentes façons qui dépassent largement le cadre économique. Et ces contributions sont essentielles, non seulement à la vie sociale en général, mais à l'économie de marché en particulier. En fait, on a une fâcheuse tendance à prendre l'individu pour la seule unité pertinente à considérer sur le marché économique. Donc, quand on observe des succès économique, On a un premier réflexe et un, un unique réflexe, c'est de présumer, en fait, un talent exceptionnel de la part de ces individus-là. C'est le self-made man, comme on dit, pour man. un anglicisme. C'est le self-made man, absolument, et on croit fermement dans cette idée. Il y a une espèce de fantasme. Évidemment, tout le monde aime les héros. Dans la sphère économique, on aurait des héros économiques, des gens plus grande nature, avec des talents, un, une capacité d'initiative, une créativité absolument hors norme. Et c'est ce qui expliquerait que des gens comme, justement, Zuckerberg, comme Steve Jobs, Warren Buffett, etc., aient tiré leur épingle du jeu de façon exceptionnelle sur le marché et accumulé des fortunes colossales. Warren Buffett, le célèbre investisseur, qui a passé une bonne année euh, cette année, puisque en moyenne, il a gagné 37 millions de dollars par jour. Warren Buffett, lui, le troisième homme le plus riche de la planète, a un taux d'imposition bien moins élevé que celui de l'américain moyen. 17,3%. Bien moins élevé, il est vrai, que celui de sa propre secrétaire, imposé à 25%. Vous parliez du marché. Quelle place a pris le marché dans la réflexion, dans la, la conduite des affaires du monde au cours des dernières décennies Oui, en fait... Une des choses que l'on fait dans l'ouvrage, dans c'est quand même donner du crédit à l'économie de marché. Hein, de montrer, au fond, que sous certaines contraintes, dans certaines sphères d'échange, de production ou de distribution, l'économie de marché peut être un mécanisme incroyablement efficace pour la production de bénéfices collectifs. Par contre, il y a cette tendance à faire un pas de plus et à considérer que si l'économie de marché, si les mécanismes marchands sont si efficaces dans une sphère particulière, ils devraient l'être dans l'ensemble des sphères de la société. Ce qu'on appelle euh, néolibéralisme, c'est ça, c'est ce que nous appelons dans le livre l'utopie capitaliste. Donc le désir de passer au fond d'une économie de marché à une société de marché, et c'est ce que l'on refuse absolument dans l'ouvrage. Donc, faire sa juste part, c'est bien davantage que de participer au marché. Faire sa juste part, c'est notamment étudier. Hein. Donc, euh, il y a une contribution sociale importante par le développement de connaissances et de talents ou d'habilités par l'éducation, des savoirs. Le fait d'agir comme citoyen est aussi une façon de faire sa part qui n'est pas reconnue par les mécanismes du marché. On pourrait prendre un, un autre exemple. Tout ce qu'on appelle le travail invisible, le travail domestique, par exemple, représente une contribution sociale fondamentale, essentielle, qui n'est pas reconnu par les mécanismes du marché et donc c'est une des choses qui nous permettent de justifier la redistribution de la richesse. Dans l'idéologie actuelle, on accorde énormément de place au mérite individuel, au talent, aux efforts. On veut remettre cela en question, de dire que le mérite ou que le talent ou l'effort n'est qu'un des facteurs qui explique le succès socio-économique d'un individu et sans doute pas le plus important. Le mérite joue un, un rôle, mais ce mérite est façonné par un contexte social et il joue un rôle mineur par rapport à toutes sortes d'autres facteurs sociaux. Le fait que nous n'étions pas euh, nus sur une île déserte, mais dans une société qui nous offre déjà, dès le départ, tout un contexte civilisationnel. Le fait que euh, d'autres individus contribuent au maintien de la vie sociale et de la vie économique euh, en particulier. Et c'est ce qui nous amène, au fond, à la thèse principale de l'ouvrage, qui est la suivante. La production de richesse n'est jamais une affaire individuelle, c'est toujours une affaire sociale, une affaire collective. Et vous savez quoi? Ce matin, j'ai vraiment la niaque. j'ai la pêche, comme tous les matins d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'en fond de moi, je suis un winner. Par exemple, cet été au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être number one. Ici, à la Cogip, c'est comme au ping-pong, sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Bon, alors, nous arrivons sur le pont on a, que C'est un reportage, là où, pour le coup, low budget, on part de la maison de la radio et on marche jusqu'au pied de la tour Eiffel. Pourquoi Parce que c'est les beaux quartiers de Paris, donc là où se concentre la richesse, donc là où potentiellement devraient être les winners, ceux qui sont réussis à sortir leur épingle du jeu par la force de leur seule initiative, talent et travail. Mais là, on va vers quoi un... C'est vous qui avez eu cette idée de m'amener vers un stade de foot. Oui Le stade de foot est un bel endroit, en fait, pour observer en temps réel la création de contextes qui sont biaisés en faveur de certains individus. Donc, quand on parlait des self-made tout à l'heure, on a tendance à voir dans certains domaines, le milieu des affaires et le milieu du sport professionnel, une expression plus pure, en fait, de la méritocratie. Donc, parce que, donc, je vous coupe deux secondes, mais -y. parce que c'est vrai que c'est ces deux milieux où, de nos jours, on trouve parfaitement justifiable avoir des salaires mirobolants. Absolument. Les, les salaires des chefs d'entreprise dépassent parfois 300-400 fois le salaire moyen des employés qui travaillent dans l'entreprise, ce qui, pour certains, est tout à fait acceptable, ce qui nous semble complètement aberrant. Et Un autre aspect du sport qui permet de faire une analogie intéressante avec le marché, c'est l'idée selon laquelle chaque fois qu'on déréglemente le marché, on arrive à améliorer finalement ses performances. Le sport est un bel exemple, en fait, où les règles sont fondamentalement importantes. Comme les jeunes, là, qu'on voit faire des tours en rond euh, au milieu du terrain. Tout à fait. Il fait zéro aujourd'hui. Il fait quand même assez froid. Et les jeunes s'entraînent de façon très, très disciplinée. Par contre, j'ai une suggestion plus rapide et plus efficace pour eux. Ils pourraient simplement décider de se doper ou de briser les genoux de leur adversaire. Ce serait un moyen plus efficace de gagner. un moyen plus efficace de, de devenir le meilleur joueur de foot de France. Je dis ça en, en boutade, évidemment, parce que C'est un peu ce que présupposent les défenseurs du marché libre. On présuppose en fait que chaque fois qu'on enlève des règles qui contraignent le marché, on va améliorer les performances du marché. Or, il n'y a absolument rien, si on élimine toutes les règles, qui interdit des comportements comme justement le sabotage, euh, l'espionnage industriel. Ce que l'on voit très bien à travers ce genre d'exemple, c'est que le marché n'est pas une zone naturelle d'interaction libre. Le marché est une institution sociale qui dépend de tout un ensemble de normes et d'institutions qui permettent de faire respecter ces normes. Et de ce point de vue-là, l'analogie avec toute forme de compétition fonctionne très bien. Une compétition, qu'elle soit économique ou sportive, est toujours le résultat d'une institution qui cherche à produire certains bénéfices par l'imposition d'un certain nombre de normes. Donc, un sport dépend d'un certain nombre de normes qui doivent être respectées. Même chose pour le marché économique. Le monde de l'investissement peut être une jègue. Oh, les taureaux, bears. les ours... Le danger est à chaque coin de rue. C'est pour cela qu'à Straton nous sommes fiers d'être les meilleurs. Des professionnels surentraînés pour vous guider dans la jungle des finances. Straton augmente Stabilité. Intégrité. Fierté. Là on passe, on n'est pas loin de la tour Eiffel, on passe devant les, les marchands de Babiol euh, qui vendent au noir d'ailleurs, euh, sur un bout de tissu posé sur le trottoir, leur petite tour Eiffel de taille différente, et là on joue cinq pour, un pour 5 euh, euros, eux ils sont complètement dans la représentation de celui qui va en travaillant dur, arriver euh, peut-être, euh, tout est sa chance, comme là on passe devant des, des joueurs de Bonne taux, sachant que c'est... Euh, c'est toujours une arnaque où il y a toujours deux, trois complices qui font semblant de gagner avant que le pigeon vienne pour jouer. Voilà, là, c'est un petit raccourci de l'idéologie économiste dans notre quotidien. Okay. C'est vrai que c'est un mythe qui a une force motivationnelle, qui donne envie à bien des gens de se dépasser. Donc, en ce sens-là, c'est une bonne chose. Puis en même temps, c'est très largement une illusion. Donc... Euh En fait, les individus semblent avoir une tendance à surestimer leur propre potentiel par rapport au potentiel d'autrui. Et il y a deux psychologues qui s'appellent Kruger et Dunning qui ont démontré en fait que moins on est compétent dans un domaine, plus on va avoir tendance à surestimer notre compétence et à sous-estimer celle d'autrui. Les implications sont que lorsqu'on discute, par exemple, l'imposition la... des grandes fortunes, lorsqu'on parle d'augmenter le fardeau fiscal des personnes les plus riches, Plusieurs individus refusent, même s'ils font partie des franges les moins nantis d'une population, ces personnes-là vont refuser qu'on impose un fardeau fiscal très imposant aux personnes les plus riches en croyant à tort qu'éventuellement, ils feront partie de cette catégorie très favorisée. Il ne faudrait pas trop taxer les millionnaires des fois que je risque d'en devenir un. Exactement. Et cette infime chance est supportée par justement cette image du American Dream et de l'idée que toute personne... Travaillante avec des idées et créatives va éventuellement être récompensée par le marché. Mais il y a aussi euh, cette autre idée selon laquelle le euh, libre marché produit de la mobilité sociale. Et donc... Il est important que l'État... Une, une des vertus du marché. Ce serait même une des vertus du marché. Donc, de ce point de vue-là, la libéralisation du marché, euh, le retrait de l'État, serait un outil qui permet de faciliter la mobilité sociale. Or, ce que l'on découvre, c'est que ce n'est absolument pas le cas. Donc, ça, c'est l'idée derrière le rêve américain. Mais pourtant, les États-Unis ne sont pas du tout un pays mobile. De ce point de vue-là, vaut mieux être en Europe. Les pays du nord de l'Europe ont bien plus de mobilité sociale que les États-Unis ce n'est pas le résultat d'un libre-marché, c'est le résultat de sommes importantes investies dans l'éducation, dans la santé, par exemple. Quand on est riche, c'est pas rigolo On doit payer beaucoup d'impôts Alors on est très affecté Mais on s'empêche de le montrer Quand on est riche, on est discret Notre invité ce matin, Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour. Quand aujourd'hui vous êtes un entrepreneur, mm. vous embauchez quelqu'un. Mm. Vous prenez un risque. Mm. C'est la vérité. Mm. Mais c'est très dur. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier. Parce qu'il peut tout perdre, lui. Mm. Quand on est riche, c'est pas rigolo. Pas toujours. Alors, je vous fais un peu le guide. Hein. David Robichaud et Patrick Trumel, c'est là nous voici Avenue Montaigne à Paris. Une des, aussi, des avenues les plus chics où se concentrent ceux qui ont réussi, en France et partout dans le monde puisque pas très loin d'ici il y a le, le Grand Hôtel, là il y a les, On va bientôt passer devant les, les grands couturiers, la haute couture, tous ces symboles de luxe à la française qui ont été promis au rang d'identité nationale presque. Mais c'est vrai que Vous avez du boulot, vous êtes les philosophes, pour essayer de désencrasser les esgourdes et d'ouvrir un peu les regards et les, les réflexions sur le monde où on en est arrivé avec cette idéologie libérale, de la lutte de tous contre tous, du mérite individuel, pour promouvoir à nouveau des valeurs qui parfois peuvent être prises pour d'affreux gauchismes archaïstes, c'est-à-dire celles de collaboration, de coopération, Alors, je ne vais pas dire « vivre ensemble » parce que ça, c'est un terme que, insupportable. Mais... <rire> Chez nous aussi. Alors, euh, on, on, on se retrouve là-dessus. Oui, c'est vrai. Mais de, le, le livre est, euh, permet, au fond, de démontrer que des, re, des formes de redistribution très importantes de la richesse seraient parfaitement légitimes dans une société démocratique où il est assez difficile de déterminer la contribution ou la part de chacun dans la création de, de, de la richesse. Là, on est devant les euh, videurs qui nous regardent de, de, de Louis Vuitton, avenue Montaigne. Là, juste après, c'est Dior. Malgré euh, tout, on dit que vous disiez qu'on n'a jamais produit autant de recherches, C'est en partie ici quelque part. Voilà. Là, je vais regarder juste les prix là, de la petite robe pour enfants Dior. 6300 euros. 6300 euros, donc, pour une robe, pour euh, une petite fille de euh, 6 ou 7 ans. Alors, euh, dans une société où certains ont encore... Euh, de la difficulté à se loger, à se nourrir. C'est difficile de ne pas être choqué. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'accuser les riches de tous les, les torts du monde, mais comment est-ce que socialement, on peut accepter ça Et surtout qu'il serait parfaitement légitime que nous prenions la décision collective de favoriser davantage d'égalité, et donc par des redistributions de la richesse. Et ça se ferait sans doute à l'avantage de tous et peut-être même des plus riches. Des études très intéressantes auxquelles on fait référence dans le livre montrent des corrélations très importantes entre les niveaux d'égalité ou d'inégalité d'une société et un certain nombre d'indicateurs, par exemple la santé, l'éducation. Et donc ce que l'on découvre, c'est que plus une société est égalitaire, plus les gens sont en santé... Plus ils sont éduqués, plus ils se sentent en sécurité, plus ils le sont, en fait. Et donc, il y a aussi de vrais arguments euh, d'intérêt collectif, pas simplement des arguments moraux qui appuient cette redistribution. Marc Fiantino, bonjour. Oui, une fois de plus, on est dans une incohérence. Total, bien sûr qu'il faut aider les ménages défavorisés, ça c'est une évidence le problème Stéphane c'est qu'on n'est pas au pays des bisounours, un état déficitaire est surendetté il n'en a pas les moyens, ce sera donc à nouveau les classes moyennes et plus qui paieront, on n'est plus dans la solidarité on est tout simplement dans la confiscation et on crée surtout une incitation pour ceux qui peuvent générer de la richesse et donc des emplois à ne rien faire c'est finalement le meilleur moyen de payer moins d'impôts ceux qui n'ont pas quitté la France pour raison sont donc incités aujourd'hui à lever le pied quand ils le peuvent. I'm Trump, and I this donc si on a l'impression qu'une personne s'est élevée au plus haut sommet domaine particulier et a été capable d'accumuler énormément de ressources par ses propres moyens, par justement son seul talent, bien, on va peut-être être plus frileux à justifier une imposition très très exigeante de la part de l'État. D'un autre côté, si on considère que la seule façon d'expliquer le succès d'un individu, c'est par, justement, un effort collectif, c'est par le fait qu'il a profité d'un contexte particulièrement propice au développement de ses talents ou à l'exploitation de ses talents, bien, on peut avoir une justification de politique fiscale exigeante pour les plus nantis qui est euh, beaucoup plus intuitive, qui est beaucoup plus facile à justifier. justification philosophique de l'impôt, voilà. D'un impôt et d'un impôt progressif et particulièrement exigeant pour, justement, les mieux nantis. Parce que c'est devenu, depuis cette même période où s'est imposée cette idéologie libérale, c'est devenu presque un, un sport, c'est devenu en tout cas une profession, c'est le, le, le génie fiscal sur comment éviter, comment payer moins d'impôts, et c'est ce qui se passe concrètement aujourd'hui en Europe, en tout cas, et, au, et dans le, tout le monde occidental, c'est que plus on est riche, plus on gagne de l'argent, et plus on gagne de l'argent, plus on aura des ressorts pour en payer moins. L'évasion ou l'optimisation fiscale est un problème très sérieux, peut-être le problème le plus sérieux de notre temps. C'est certainement la plus grande menace à la justice sociale, éventuellement à la démocratie. Mais les gens ne, ne sont pas trop choqués par ces pratiques parce qu'on n'arrive pas à se défaire de cette conception du droit de propriété comme droit naturel. Ouais. Alors, on est pris avec cette idée que toute intervention qui consiste à prendre une part de ma richesse pour la redonner à d'autres, pour offrir des biens et de services, est considérée comme illégitime. Mais il faut... Il faut... Ouais. Ça, c'est voir les choses à l'envers. Le droit de propriété n'est pas un droit naturel qui précéderait les institutions sociales. Le droit de propriété est une institution humaine qui dépend de la coopération sociale. Et donc, les limites de ce droit de propriété sont le résultat d'un choix collectif et non pas un, le miroir parfait de ce que je mérite. De... C est, c est, je l'ai gagné. Quoi. Je l'ai gagné, c'est à moi. Alors que c'est bien le contraire. C'est la société qui met en place les conditions, institutionnelles notamment, qui permet l'économie de marché et donc le fait d'obtenir un revenu. La démonstration que vous faites dans votre livre, c'est que loin d'être un vol, une captation indu de l'argent produit par des individus et du fait de leur effort, de leur travail et de leur talent, vous prouvez que taxer les plus riches leur bénéficient à eux aussi. Et c'est pas juste pour faire vivre ceux qu'on appelle les assistés, ceux qu'on appelle les sans ouais Oui, exactement. L'idée est de rétablir un peu la distribution des ressources sur la base, des contributions faites par chacun et d'éliminer le billet du marché qui est biaisé en faveur de certains types de contributions. Continuez, continuez. Je regarde juste les prix des, des vêtements Chanel pendant ce temps-là. Oui, je crois qu'on ne fera pas beaucoup de shopping ici non plus. quelque chose euh, à ton épouse? Voilà. Ouais, le petit mais... top est à, 12 000, à 15 650 francs, euros. Oui, donc la, la, la robe pour jeune fille est était une souligne. aubaine, alors. <rire> <rire> le problème, en fait, en plus, c'est que la satisfaction qu'on retire dans la consommation est condamnée à nous insatisfaire parce que le revenu ne permettait pas de prédire le niveau de bonheur. Parce que, comme l'a montré l'économiste Robert Frank on est condamné, en fait, à se comparer avec les gens qui nous entourent. Et grosso modo, si vous avez la plus belle voiture du quartier, on se fout de savoir quelle est cette voiture. L'important, c'est que vous ayez la plus belle pour en être satisfait. Donc, si vous conduisez une Porsche, mais que vous avez la plus petite Porsche de toute la rue, eh bien, vous serez plus malheureux que celui qui conduit une petite Fiat, mais qui a la plus jolie voiture de toute la rue. Et c'est la même chose à tous les niveaux. Donc, on ne peut pas imaginer atteindre un état de satisfaction par la consommation, dans la mesure où, évidemment, tout le monde recherche une chose, ce n'est pas d'être bien habillé, c'est d'être le mieux habillé. Mais donc, on entre dans une compétition qui nous condamne à l'insatisfaction. Et donc, à partir du moment où on connaît ce mécanisme psychologique-là qui fait en sorte que la comparaison va toujours nous condamner à l'insatisfaction, on est au moins capable de rationaliser la chose et d'être capable de, justement, évaluer nos besoins, pas en termes vraiment de ce qu'on aimerait Habiter comme appartement, mais plutôt véritablement ce dont on a besoin réellement pour justement arriver à remplir les différents besoins qu'on a en tant qu'individu qu ou en tant que famille. Dans l'idéologie actuelle, on accorde énormément de place au, au mérite individuel, au talent, aux efforts. On veut remettre cela en question. J'aime pas les gens qui crèvent la dalle. Il est Manon qui tape son bal.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 je un reportage de Guy Vanctil pour l'émission Comme un bruit qui court, réalisé pour France Inter le 23 janvier dernier. Merci d'avoir été au rendez-vous des terrasses francophones. On se retrouve dimanche prochain, bien sûr, à 10h. Excellent week-end à tous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 La 3 et la première présence. Spa 2016. Avec La Biche. Diderot. Beaumarchais. Mais aussi Alain Béronnebault. Véronica Mabardi. Céline Delbecq. Yasmina Reza. Frédéric Lordon. Nicolas Ancien. Christian Dailly Le Festival de théâtre de Spa du 5 au 15 août. 0800 24 140 festivaldespa.be. Avec la libre Belgique et l'avenir. La première et tour des sites organisation présente. 800 reflets. Un show en 3D époustouflant qui vous plongera dans l'histoire mystique de l'abbaye du Val-Dieu.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 Avec vous. Bonjour à tous, des orages importants et des inondations hier en fin de journée. Le Brabant flamand, le Namurois et l'est du Brabant wallon ont été particulièrement touchés. Dans la région de jodogne les pompiers et les habitants sont toujours à pied d'œuvre ce matin pour nettoyer. L'orage a été violent et très localisé, notamment autour de Jodogne, Orbejoche, Ramilly et Incourt. Ce matin, le plan d'urgence communal a d'ailleurs été maintenu pour les communes de Ramilly et Orbejoche. Des dizaines de maisons ont été inondées, un camp scout évacué à Houillet également. La laisse a débordé. Là aussi, les pompiers ont évacué un camp scout et un camping. Au total plus de 200 personnes. En Allemagne, l'enquête se poursuit après la fusillade dans un centre commercial qui a fait 9 morts vendredi soir. L'auteur, un jeune de 18 ans qui s'est suicidé après les faits, était fasciné par les tueries de masse. Il souffrait de problèmes psychiatriques. D'après les enquêteurs, son geste était prémédité. Il a en effet piégé ses victimes sur Facebook en promettant des bons de réduction dans un fast-food qui se situait dans le centre commercial. En Irak, au moins 12 personnes ont perdu la vie dans un attentat suicide dans un quartier chiite de Bagdad. On dénombre également une vingtaine de blessés. L'attaque a été menée près d'un point de contrôle dans un secteur du nord de la capitale. Elle n'a pas été revendiquée pour l'instant, mais les djihadistes du groupe terroriste État islamique mènent régulièrement des attentats visant notamment la communauté chiite majoritaire en Irak. Cette fois, ça y est, le Solar Impulse 2 a décollé du Caire en Égypte pour boucler la dernière étape de son tour du monde. Un tour du monde je vous le rappelle, qui est sans carburant puisque l'avion fonctionne à l'énergie solaire. Cette 17e et dernière étape est pilotée par le Suisse Bertrand Picard plus d'un an après avoir décollé. L'avion solaire va donc boucler son tour du monde. Et puis la fin aussi du Tour de France aujourd'hui, dernière étape entre Chantilly et Paris avec l'arrivée sur les Champs-Élysées. Sauf surprise, la victoire finale devrait revenir à Chris Froome Voilà qui marque la fin de ces infos. Merci d'être à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be.